Hey, hey, hey! Salut tout le monde, ici Sébastien. Et oui, c'est déjà l'épisode numéro 2 de Fan de film. Et là, c'est un épisode un peu spécial, je dirais même imprévu, parce que euh, pour le podcast Fan de regarder des films, pour les 31 jours d'horreur, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a reçu euh, la réalisatrice québécoise, Maude Michaud. Et moi, je m'étais entretenu avec elle pendant le, le, le podcast. Je voulais faire comme un petit, petit teaser de qui elle était, tout ça. Parce que bon, euh, ceux qui connaissent un peu notre concept des 31 jours d'horreur pour cette année, c'est qu'on écoutait un film par jour d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et euh, après ça, dans le podcast, on jasait des films qu'on avait vus. Puis pour moi, on avait décidé, plutôt que de jaser de ces films, de jaser directement avec elle. Mais ça a tellement été une Josette la fun. Puis mon Dieu, d'inclure tout ça dans le podcast, c'est un petit peu trop. Euh, c'est un petit peu trop long. Donc j'ai décidé d'en faire un épisode de fan de film euh, au complet. Donc euh, là, ça va commencer comme un peu bizarre cet épisode-là. Mais ce que vous allez écouter finalement, c'est le début euh, de notre entretien. Comme si on était dans le podcast. Puis après ça, bon, ben, faites juste vous laisser aller avec la discussion et profiter euh, de la très sympathique mot de Michaud. Bonjour! Et hey, oui tout le monde, c'est un petit segment spécial, on sort du podcast, on laisse Jean-François, Vicky, Steven dans leur coin, ils prennent une bière, ils prennent un break. Moi, je suis tout seul présentement, mais je ne suis pas tout seul, je suis en très bonne compagnie. Je suis en compagnie de Maud Michaud, qui était justement la réalisatrice pour la quatrième journée des 31 jours d'horreur. Salut Maude. Allô! On est donc bien content de te recevoir. Ben merci, mais moi je suis pas heureuse d'être sur le podcast, là. fait que merci d'avoir pensé à moi puis de m'avoir invité Écoute, quand on a fait la liste, on s'était dit, il faut absolument qu'on pense à, à avoir des Québécois, puis il faut absolument qu'on ait des femmes Fait que ton nom, tu sais, c'est comme... Je me aussi demande s'il y a vraiment quelqu'un qui a popé avant toi Tu sais là, là c'était comme, il y, eu, il y a eu Maud, Isabelle, puis ça, puis là, Isabelle Grondin, puis on s'est dit, ok... Euh, go, euh, c'est le fun parce que bon es, tes films, euh, on, on est capable d'avoir accès sur Internet. Pis, pis en plus que là, tu as accepté de nous jaser de tout ça, on était doublement contents. Yeah, ben merci beaucoup. <rire> <rire> Mais là, j'imagine, écoute, euh, c'est un peu le but de nos 31 jours, c'est de faire connaître tous ces réalisateurs, ces réalisatrices-là qu'on a mis sur notre liste, évidemment, Tu es à côté de certains, euh, de certains grands du monde de l'horreur. Donc, euh, juste avant toi, il y a les Sars Oscar, puis à la fin de la semaine, on parle de Wes Craven. Je pense qu'il n'y a personne qui a besoin de, de, de présentation pour ceux-là. Mais j'aimerais aime, ça que les gens apprennent à te connaître aujourd'hui. Puis je pense que ça va être un peu de ça va être un peu le but de notre entrevue. Fait j'aimerais ça que tu nous parles euh, en, en, en gros de, de, de, de ce que tu as fait, de tes projets. Je sais que tu as Quirk Films, c'est bien ça, Quirk? Oui, c'est ça, exactement ben non, ça, c'est ma, oui. ma compagnie de production. Euh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai j'ai su quand j'étais très jeune que je voulais être réalisatrice. Puis j'ai fait un premier court-métrage à 16 ans, je connaissais rien. Tu sais, comme vraiment du cinéma, autre que j'aimais ça, puis j'aimais regarder des films. J'avais fait du théâtre, fait que j'avais un peu des notions du de jeu, de mise en scène mm -hmm. Mais euh, j'avais zéro connaissance technique, puis j'ai juste comme pris la caméra, comme mon père avait une petite caméra mais, vidé... comme vidéo maison, là, fait que... Mm -hmm. J'ai fait un premier court métrage avec des amis, es comme euh, durant l'été, c'est vraiment comme quelque chose que j'ai écrit rapidement puis que j'ai vraiment eu la piqûre, j'ai vraiment adoré ça. C'est dans le temps, t'a te donné une idée, je, je me dois me dater moi-même, mais c'est <rire> monté euh, à même un VHS, en oh, les de la caméra, puis tu cues, tu fais comme pause, ben play pause, t'appuies sur record, t'appuies sur play, puis après ça t'arrêtes le record, puis tu remets sur pause pour cue up l'autre affaire. Ça que... me rappelle des vidéos d'anglais que je faisais au cégep, ça-là. Oui, c'est ça. Là. Ouais, ça. Fait que, ça, a été, ça a été fait comme ça, mais ça a été assez pour vraiment me donner la piqûre, puis dire, ben oui, que c'est si je voulais continuer dans cette voie-là. Fait que j'ai été au cégep en cinéma, puis après ça, j'ai été à l'université Concordia en communication, mais option cinéma. Puis, ben, au travers de mes études, j'ai quand même continué à faire des courts-métrages à l'extérieur de l'école, tu sais, vraiment, je, je me suis monté un corpus quand même assez rapidement mm -hmm. euh, parce que, tu sais, je faisais mes projets d'école, mais je faisais toujours un film on the side durant l'été, tu sais, un court-métrage avec des amis puis avec des collègues de classe et tout. Puis, euh, ça a comme pris du temps euh, avant que, comme je, je, je dirais que, que je catche comment ça marchait. C'était un <rire> peu la pensée magique de, je pensais, j'étudiais en cinéma. Un jour, quelqu'un va me remarquer, va venir frapper à ma porte, puis hey, l'opportunité. Cool. Les <rire> hey gars, j'ai étudié en théâtre, puis c'était exactement ça. Là, la, la, la, la pensée magique qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est, qui est assis, qui te regarde, puis qui va, t euh, va venir te voir, puis qui va dire, toi, je te veux, tu sais. Oui, c'est ça exactement. Parce qu'il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de recettes facile dans ce milieu-là pour percer, autre que de continuer à en faire puis essayer de les diffuser. Exact. Euh, fait que c'est c'est ça, c'est ce que j'ai vraiment continué à faire. Euh, mes films ils ont joué dans des festivals quand j'étais très jeune parce que il y avait un festival dans le temps à Toronto qui c'était le Teen Film Festival. Fait que pour être éligible, fallait que tu aies 19 ans ou moins. Ah c'est cool. Fait que moi, mes premiers cours, pendant trois ans, j'ai mes courts-métrages qui avaient joué à ce festival-là. Fait que ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, tu sais, comme de voir qu'est-ce qui était fait au même niveau que moi, tu sais. Puis c'est comme ça, ça ça aide un peu, tu sais, ça, ça donnait un avant-goût un peu, là, de, de c'était comment, là, le monde des festivals. Puis après ça, ben, ça a été à l'université, là quand j'ai commencé à faire des projets qui étaient un peu plus aboutis, parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence des projets de cégep, puis des projets que j'ai faits à 18 ans, ben j'ai montré pas vraiment. C tu sais, c est c est, on les voit pas sur ton site? Non, non, non, c'est des VHS dans le fond de mon garde-robe bien <rire> en que que personne risque de voir. Seul le club select de personnes y ont accès. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais euh, ça, fait que finalement, ben, à un moment donné, je me suis mis à, à envoyer des films dans des festival, ça a pris longtemps. Puis euh, en fait, je j'offrirai une parenthèse après parce que j'imagine qu'on va revenir sur le sujet, mais je dois avouer que j'ai essayé toutes les beaucoup de genres cinématographiques avant vraiment de me tourner vers le cinéma de genre puis le film d'horreur, même si ça a toujours été un, un de mes genres cinématographiques préférés. On dirait c'est le dernier que j'ai essayé en okay. tant que réalisatrice pour comme une raison qui je ne sais pas pourquoi, mais ça Dans ma tête, ça avait l'air compliqué de faire un film d'horreur, tu sais. Fait que c'était comme plus compliqué que faire un pseudo-film de gangster et de Tarantino à 18 ans avec tes <rire> amis que tu penses c'est bien cool puis qui ont la des gangsters, mais que ça a l'air des petits culs euh, en compte de queue. Et oh God, oui, oui, ouais, ouais. ouais, voilà. <rire> Bref, ça, c'est mon, mon dark secret. <rire> mais c'est ça. Fait que ça, pour dire que finalement, c'est comme on dirait, quand je me suis enfin écouter puis vraiment faire un film... Euh, de manière plus égoïste, c'est vraiment de toucher dans le genre que moi j'aimais le plus. Ça a vraiment, ça a été le premier film qui s'est mis à jouer dans les festivals, puis ça a comme ça partie' là. Tu sais, ça a comme parti le bal, puis j'étais comme ah, ok, bon ben voilà. C'est ça qu'il faut que, reste... que tu... c'est là-dessus qu'il faut se lancer, ouais. Exactement. Fait que, écoute, j'ai fait un gros, un gros survol, mais ah, c'est oui. ça. Fait que j'ai fait euh, beaucoup. Je dirais, j'ai peut-être fait une douzaine de courts métrages euh, dans, de l dans dans l'horaire puis le cinéma de genre là. Puis, euh, j'ai voyagé beaucoup dans des, dans des festivals avec ça. J'ai participé à des anthologies, des projets comme des, proje des projets collaboratifs à faire mm -hmm. des segments aussi. Puis, euh, au fil de, de ces voyages-là, puis de ces festivals-là, j'ai rencontré beaucoup d'autres euh, réalisatrices et réalisateurs qui ont fait leur premier film avec peu de budget, dont justement Les, les sœurs Sosca, euh, à un moment mm -hmm. donné. J'ai un de mes cours qui tournait en même temps que Dead Hooker in a Trunk c'est cool. vraiment en, en leur en puis en voyant comme qu'ils ont fait ça avec rien ça m'a comme vraiment inspiré puis être comme ben oui go fais-le tu ça vaut la peine c'est vraiment monnée je me suis ben moi aussi tu sais un monnée je me suis mis à additionner j'ai dit tout le nombre tu comme d'heures de films que j'ai faites en court-métrage si je mets bout à bout là, je me suis dit ben faire un long c'est comme faire genre 10 courts métrages à peu près, <rire> ouais, j'imagine j'imagine Que là, je me suis dit « ben je suis capable de le faire <rire> ». que je me, suis mis, euh, je me suis mis un peu cette barre-là euh, à atteindre. Puis, je me suis mis à planifier pour. Puis, j'ai fait un premier long euh, autoproduit, autofinancé, euh, qui s'appelle 10. Oui. Qui, qui est maintenant disponible, mais sous un nouveau titre qui est « At the door », que c'est le distributeur qui a changé. C'est mais... ça que je me demandais. ouais c'est ça. C'est une question <rire> du distributeur. J'imagine que a dû dire « 10, c'est pas chez vendeur, donc blablabla ». Ouais. T'as tout compris. <rire> oui, fait que c'est ça. Puis ben là, il est sorti d'ailleurs cette année, euh, quatre oh. ans après qu'il a joué en, en, en salle. Ça donne aussi une idée du landscape, la distribution, à quel point c'est... Euh, en tout cas, c'est pas facile. Et de là de, aussi de se dire que ça veut pas dire que si t'as fait quelque chose, puis euh, il se passe rien dans les six premiers mois. C'est pas, pas terminé. Il y, encore, il y a encore toujours une possibilité que... Qui, qui, qui, qui, que ça sorte à quelque part puis que ça soit distribué puis que ça fasse pas juste une petite tournée de festival puis finit après là ouais non c'est ça comme d'ailleurs moi ce qui m'avait vraiment euh, étonné c'est justement il y a une tournée de festival mais comme assez modeste il y a peut-être okay. une douzaine de festivals euh, parce que j'imagine qu'on va peut-être revenir c'est pas nécessairement un film facile qui est facile à placer non plus mm -hmm, mm -hmm. <rire> Fait que euh, c'est sûr que euh, mais qu'est-ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il a joué dans énormément de euh, projections, puis comme, comme, moi j'appelle ça des projections communautaires. C'est dans le sens des projections du de cinéma, mais qui ne sont pas reliées à un festival. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, ouais. Vicky, notre ami euh, sur le podcast, qui en a fait une projection à la capsule, je crois. Oui, c'est ça à Sherbrooke. Ouais. Oui, c'est ça exactement. Il y avait joué aussi à la Nuit Blanche à Montréal, euh, ouais. il y a près être de deux ans. En tout cas, euh, écoute, dans... je l'ai devant moi le 27 février 2016. Yeah, bon. <rire> j'ai tout retenu ça par cœur. Écoute, j'ai oui. surtout pas la page ouverte devant moi. Non, c'est pour <rire> toi, c'est comme par hasard. <rire> la page. Fait que ça il a joué t'sais, dans, t'sais, dans, dans des universités, t'sais, dans il y a un festival au Mexique qui le fait jouer dans sa programmation euh, officielle, puis après ça Ils ont fait comme une version euh, de comme comme une tournée du festival, tu sais, avec certains ah, des oui. titres, qu'ils l'ont rejoué dans une autre ville du Mexique, tu sais. Fait ah, que c'est oui. comme c'est super intéressant comme comment qu'il a pris un peu. Il y a eu une vie alternative des festivals, mais euh, fait que c'est ça. Il a quand même été assez vu. Fait que c'est ça en gros mon mon, mon parcours. C'est ouais. hot. Ben écoute, moi c'est ça. Tu sais, c'est ça que je voulais te demander parce que euh, tu sais. Comment est-ce qu'on se dit à un moment donné « Fuck that, euh, j'attends plus, euh, plus la Sodec, j'attends plus euh, le, le CAC ou whatever qui va me subventionner ou euh, un, un, un, un, un mécène à quelque part qui va me donner des sous. Euh, je prends ma caméra, je prends mon stock puis euh, go, on le fait, mon, on le fait, notre film. » ouais. Moi, je dois dire que, ben c'est sûr que moi, je suis quelqu'un que j'ai un petit peu une tête dure. Fait que quand je me mets une idée en tête, j'aime ça, puis je la garde habituellement, tu sais. Puis j'aime j'aime vraiment pas me faire dire non. Puis j'aime pas ça me faire mettre des... Tu sais, je veux dire, comme moi, si on me dit non, OK, je vais trouver une, une autre manière de le faire. Tu sais, je, je, je dis ça, là, ça, ça sonne weird, là. Mais tu sais, dans le sens que moi, j'ai un rêve dans la tu sais, C'est comme quand j'ai un but, ben je vais tout faire pour essayer d'atteindre mon but, là. Tu sais. Fait que... Je sais que c'est vraiment c'est ça je te dirais c'est euh, pas facile parce que pendant longtemps je m'étais dit ah tu sais j'ai hâte de faire j'ai essayé d'avoir du financement mm -hmm. puis j'avais appliqué puis j'ai rien eu puis là je m'étais dit ah ben je vais attendre je vais appliquer l'année prochaine tu sais c'est comme j'ai essayé de me trouver un producteur chevronné qui connaît ça pour qui m'aide à m'appuyer tu sais c'est comme mais il y a beaucoup sur la première chose que je me suis rendu compte à un moment donné tu sais avait presque deux ans qui étaient passés sans que j'ai fait rien tu sais okay. sauf peut-être un cours là où travers de, de ça. Puis là, je me suis dit, hey, c'est trop long pour moi. Tu je, je suis comme trop impatiente par rapport à. J'ai, comme, j'ai tellement de, d'histoires que je racontais, j'ai tellement de films que je veux faire. Ouais. Tu sais, c'est comme, j'aime pas l'idée de l'attente. Puis surtout aussi, c'est que je me rends l'évidence. Tu sais, je, je suis entourée de beaucoup. Je me, je me suis fait un cercle de cinéastes aussi. C'est euh, mmh. ça. Puis c'est ça. C'est dur pour tout le monde. Puis c'est ça que tout le monde dit. Il Y en a qui sont à leur comme quatrième, cinquième demande de financement, puis ils ont ouais. toujours rien. Fait que c'est comme Un moment donné, je me suis dit ben oui je peux je peux le faire ce circuit-là, mais en même temps, je vais faire de quoi à côté parce que j'ai vu comme par exemple justement je vais revenir aux sœurs euh, Saska. oui, ils ont fait un film avec pas de budget, puis après ça ils ont fait American Mary qui avait yes. un budget, tu sais, fait que c'est comme des fois je me dis ben peut-être c'est ça que ça prend, tu sais, puis c'est vraiment je dirais comme je les crédite comme c'est eux qui ont qui m'ont aidé à faire le déclic, tu sais vraiment de voir ok tu sais ça a été le premier genre succès story vraiment que moi j'ai J'ai vécu dans une proximité dans le sens que, tu sais, j'ai rencontré, j'ai vu, tu sais, j'étais, j'étais comme, j'étais là dans, dans, dans, la scène quand c'est arrivé, tu sais, fait que c'est comme, c'est inspirant de voir ça, puis de voir une manière alternative, fait que pour moi, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec zéro budget ou en tout cas, tu sais, le peu de budget que j'ai réussi à rassembler là, avec des économies, en faisant un crowdfunding, tu sais, tout ça. Euh, Encore des, là, des, des, des, euh, des, euh, des, euh, des faveurs là, de, ouais. de mes amis. Euh, tu sais, vraiment, euh, puis travailler avec le monde que je travaillais sur mes cours, mais qui, ont fait un long ensemble. C'est un trip de gagne. Ben oui. Fait que c'est comme, je me dis, je vais faire le mieux que je peux avec peu de moyens pour vraiment montrer ce que suis capable de faire. Puis je me dis, après ça, ben, ça va peut-être m'aider justement dans, dans le processus euh, d'essayer d'avoir du financement. Là ouais souvent on a l'impression que ça nous prend comme cette carte de visite -là, ouais. là qui fait dire regarde j'ai pas juste fait du cours je suis capable de faire un long voici ouais. ce que j'ai réussi à faire pas de budget à cette heure euh, faites-moi confiance c'est ça exactement tu sais, c'est un peu comme tu dis comme les fleurs, les, les sœurs Saska euh, ont fait avec euh, Dead Hooker in a Truck qui est d'ailleurs okay. mon film que j'écoute demain parce que c'est leur euh, c'est leur j'ai ah. hâte de le voir moi j'avais vu American Mary mais j'ai pas okay. vu euh, celui-là C'est très fun, c'est très différent. <rire> là, ben, très... On, on parle des Sœurs Sosca, mais euh, je sais pas, est-ce que tu dirais que tu as des, des influences un peu partout dans le cinéma d'horreur? Tu tu dis que ça remonte à loin. J, on se menti, on se mentira pas là, quand on écoute 10, euh, Il y a beaucoup de body horror là-dedans. fait Je là, j'imagine oui. que si je dis euh, Cronenberg ou quelqu'un comme ça, c'est... Oui, ouais, oui c'est <rire> sûr que Cronenberg a une très grande influence euh, Je dirais moi j'ai ben j'ai j'ai été une amoureuse du cinéma toute ma vie. Tu sais mm -hmm. fait que moi j'ai grandi quand j'étais enfant en regardant des films de Hitchcock là, euh, j'avais comme un coffret en VHS mm -hmm. puis euh, c'est ma grand-mère beaucoup que, que qui m'a initiée. Euh, elle, elle c'était une grande cinéphile fait que Les après-midi, c'est elle qui me gardait, puis ensemble on regardait euh, des, des des films, soit à super écran dans le temps, ou mm -hmm. grande collection de VHS. Tu euh, sais, c'est comme à me montrer les Hitchcock, puis à wow. me qui m'unissait à Vincent Price. Tu sais, c'est comme, euh, c'est vraiment, j'ai comme, j'ai j'ai découvert comme une culture cinématographique comme très ben, je dirais qu'il était très centré dans les années 50-60, parce que tu sais ça, c'est les films que elle a se souvenait d'avoir vus et qu'elle qu avait bien aimé. T'es chanceuse, moi, elle écoutait Santa Barbara puis Les Feux de l'amour. Ah, mais elle, a, elle regardait ça aussi. <rire> <Okay>. <rire> ça aussi non. Je suis avouer qu'à un moment donné, je n'ai vu quelques-uns, euh, je pense que comme peut-être en quatrième année. J'ai je... des souvenirs d'un été que j'avais essayé de me taper ça pendant une semaine et c'était ah. euh, quelque chose. Écoute, je te dirais, j'ai pas vu cette influence-là dans ton film ou dans tes courts-métrages, tu peux être rassuré. <rire> ok d'accord. tant mieux, je suis bien contente. Mais <rire> euh... pas faire peur au monde quand même. <rire> non mais non, ça, je, suis comme, alors, je, je fais un saut. Non, pas du tout. Euh, mais c'est ça. Enfin, tout ça pour dire, euh, oui. Ben vu que j'aimais beaucoup le cinéma euh, quand j'étais en, ben, je dirais comme jeune, pré ado, ado, à ado là. Euh, un moment donné mais mes parents m'avaient jamais la revue Studio puis Première tu sais c'était des revues françaises sur le cinéma yes. mes parents m'avaient abonné tu sais parce que c'est comme les autres étaient contents tu j'avais une passion d'envie ils, ils m'ont fait à peu près tout essayer puis j'aimais pas rien sauf ça tu sais fait que c'est comme un qui okay, on va t'encourager dans le cinéma puis dans le théâtre parce que l'air c'est les seules affaires que <rire> que t'aimes tu sais fait que euh, j'avais euh, un abonnement à la revue Studio puis à la revue Première Fait que je lisais ça, pis tu sais, je, je, vraiment, je dévorais tout. puis tu sais, j'avais une très grosse connaissance du cinéma européen et américain des années 90, parce que je lisais toutes les critiques de tous les films qui sortaient sans les avoir vus. Je connais beaucoup sur des films que j'ai même pas vus, tu sais. Fait que, comme beaucoup de gens de ma génération, c'est sûr que Tarantino a une très grande influence sur moi, là. C'est comme, on, je suis de cette génération-là. Mais au niveau de mon propre travail, oui, le body horror Cronenberg, mais moi, ça a été vraiment le premier cinéaste que je me souviens vraiment d'être tombé en amour avec un style visuel, c'est David Lynch. Parce ouais. que pour moi, c'est vraiment il y avait un style tellement distinct, puis c'était tellement différent. Puis tu sais, l'espèce de climat, le sentiment de malaise dans ces films, tu sais. Yes. C'est vraiment la première fois que je pense que je me suis vraiment attardée à regarder un film, puis à dire « OK, il y a quelque chose là, puis que tout, vraiment, tout est retravaillé, genre le son, l'image, tu sais, comme vraiment, euh, pour, pour créer une espèce, tu sais, comme une expérience multisensorielle. Tu » sais. fait que Moi, je dirais que ça a été une très grosse expérience, une très grosse influence sur moi. Puis, ben, à part de ça, je te dirais, sinon, mes influences, ils ont tendance à s'adapter au projet. Tu sais, je suis... Euh, c'est comme autre que Jean-Bonlinch puis Cronenberg, que, que, que ça, ça, quand même, euh, c'est beaucoup destiné à ce que j'adore puis qui ont une bonne, une bonne influence sur ce que je fais. Tu sais, comme, euh, je veux dire, quand j'ai fait « this », j'étais très dans une phase genre Michael Lanckay genre mm. euh, Lars Von Trier genre tu sais c'est comme ça, ça sonne vraiment weird mais je savais que c'était ce mood là que je voulais tu sais fait que c'est sûr j'en ai beaucoup regardé de leurs films tu sais pour me de m'immercer là-dedans. Comme, par exemple, là, je suis en train d'écrire un nouveau projet, c'est un road movie, tu sais, fait que c'est ça, je me retappe, genre, Natural Burn Killer, je me tape, genre, U-Turn, tellement Eloise tu sais, c'est comme... Tu sais, j'essaie de m'immerser dans le genre que je veux faire, puis c'est sûr que là, après ça, ben oui, il y a des trucs qui viennent, tu viennent me chercher, mais c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Fait que c'est un peu un amalgame de plusieurs choses, là, C'est drôle ce que tu disais parce que c'est Scorsese que j'avais déjà pogné en entrevue qui disait justement Si vous savez que vous voulez faire exemple un film de vol de banque, ben là, vous devez absolument écouter des films de vol de banque. Tu sais, là, tu parlais de Road Movie, vous devez absolument écouter des... Tu sais, ils disaient, ne vous lancez pas à l'aveugle de même. Faites vos devoirs, tu sais. Puis c'est cool que tu en parles parce que c'est exactement ça. Ben oui, parce que tu veux voir en même temps qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Mmh. Tu sais, je veux dire comme moi j'aime ça aussi. Puis tu sais, des fois, j'aime ça comme quand il y a des gens que c'est comme ben, pas que je suis moins familière, mais tu sais des gens qui me parlent un peu moins puis que je sais que je veux faire de quoi là-dedans, mais des fois je demande au monde, tu sais, qu'est-ce que vous aimez dans ce genre-là Tu sais c'est quoi ouais. qui ressort pour vous Tu sais exemple à un moment donné euh... Je voulais écrire bon un film de fantôme, tu sais. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon un film de fantôme tu sais, Moi j'ai ma, tu sais, moi j'ai ma réponse à moi, mais yes. qu'est-ce qui est efficace pour le monde, tu sais, versus qu'est-ce qui marche pour d'autres Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez pas Tu sais, c'est comme des fois c'est bon, je suis très... des fois je, tr... je suis over rationnel dans ce que je <rire> fais. Mais j'aime ça, j'aime ça comme comprendre des fois la psychologie derrière, parce que tu sais ça, ça me permet de voir ah ok, tu sais c'est ça comme quelque part qui qui, qui, qui agit euh, dans, dans toute la patente là. Fait que... Ben oui, mais exactement. Puis euh, là je, écoute, on va faire mais on, on va parler un autre de tes projets, tu sais, on a parlé de oui. 10, mais il y a un de tes projets que euh, qui je pense qui va amener encore plus loin la la, con, la conversation et c'est euh, ta série, ta web-série Bloody Breasts. Oui. Je veux vraiment euh... que tu nous en parles parce que tu sais, oui, c'est c'est les films mais T'as toute cette tangente-là qui, euh, qui.. Tu sais, quand on, on fait juste lire ta, ta biographie, que ce, ce côté euh, femme au cinéma, féministe, tout ça, est très, très important dans ta carrière. Hein. Oui, ben c'est sûr, c'est euh, Je dirais que ça, c'est venu un peu. Euh, ça a été un point tournant comme dans ma carrière, dans le sens que euh, c'était le. Ben, l'origine du projet, c'est un euh, projet de mémoire de maîtrise que j'ai fait. Euh, donc, quand j'ai décidé de faire ma maîtrise, je savais vraiment pas... Tu sais, je, voulais... je savais que je voulais faire une maîtrise parce que je voulais comme pousser un peu. Euh... J'avais comme... un feeling que c'était incomplet et que j'étais n'étais pas satisfaite là, de, de, de ce que... où j'en étais. Fait mm -hmm. que je voulais comme boucler la boucle, puis pousser ça un peu plus loin, puis j'avais aucune idée sur quoi faire mon projet. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, j'avais un cours où est-ce qu'on se présentait, puis euh, c'est ça, j'étais à Concordia, puis à un moment donné, je lui ai dit « Ah oh, ben, je, je m'appelle Maud, je fais des films d'horreur », tu sais, tout ça, à l'extérieur. Puis une fille dans la classe a été extrêmement offensée, elle s'est élevée, puis elle m'a regardé, puis elle a dit « You're everything that is wrong with women today ». Oh God, OK. Parce que ça fait « Oh <rire> !» Wow, hé, hey, ça fait, de faire dire ça, hein? c'est un, un, un léger petit coup au visage ah, par nous oui une bonne direct Oui. fait que euh, bref tout ça pour dire que j'ai pris beaucoup de temps de réflexion après pour essayer de oui, d'avaler le morceau puis d'essayer de voir ben pourquoi pourquoi mm -hmm. qu'on me dit ça puis je me suis rendu compte puis là je me suis dit ben peut-être que c'est ça finalement que je devrais faire comme projet peut-être que je devrais regarder Parce que, tu sais, dans, dans le domaine académique, il y a énormément de choses qui sont écrites sur le genre de l'horreur, comme quoi c'est dégradant pour les femmes, puis que c'est comme, c'est vraiment, tu sais, c'est comme le, le genre, c'est un genre au-dessus du porn, genre, tu sais, dans le bois de l'échelle. Ouais. C'est comme, genre, qualité de genre, là, souvent, là, c'est comme le pire que tu peux avoir, c'est le porn, puis juste au-dessus, c'est le C'est oh. pour selon bien du monde, de la manière qu'ils écrivent là-dessus. Euh, là ah oui, non, non, je, je, je vois ouais. exactement le genre de choses auxquelles tu fais référence. Ouais, fait que moi, je me suis dit, ben, moi, je trouvais que c'était pas nécessairement le cas, parce que ça faisait assez longtemps que j'en faisais, que j'allais dans des festivals, puis que je voyais la qualité du travail qui est fait, puis je savais que j'étais pas la seule fille qui en faisait. Mm -hmm. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai que le que genre, c'est comme pop c'est comme pas accessible pour les femmes puis que c'est comme genre ah la fille tout nue des bois. C'est oui, il y en a encore là de ça sauf que tu sais je veux dire c'est tellement plus que ça. C'est un infime fait... pourcentage. C'est ça exactement. Puis c'est une seule en fait puis ça je reviendrai mais ça ça a été quelque chose que j'ai à défendre vraiment beaucoup là c'est une un sous genre particulier qui fait ça dans l'horreur puis Pour beaucoup de gens, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'horaire n'est que ce sous-genre. Oui. C'est comme, on, on, ils ont tendance à ignorer tout parce que l'horreur, c'est tellement vaste. C'est ça, puis je pense que c'est un genre qui est victime un peu... Euh, d'une vision très, euh, très étroite de, de, de, de ce que ça peut de tout son potentiel puis de ce que c'est puis ce que ça peut être. Écoute, petite anecdote, parce que c'est tellement c'est tellement exactement ce que tu dis. Ça, ça fait la cinquième année qu'on fait les 31 jours d'horreur, puis les quatre premières années, je vais toujours à la même station de radio ici en région Radio-Canada, avec toujours mmh. la même animatrice, et elle me demande tout le temps, oui, mais à euh, un moment, est-ce qu'on se lasse de voir les femmes qui courent en Euh, nu euh, dans la forêt avec le gars qui court après avec un couteau. Puis là, t'es comme, mais... mais voyons donc, mais voyons donc. Et puis là, <rire> je me dis, les 31 jours d'horreur, c'est exactement ça le but. C'est de faire en sorte que le monde se sorte la tête d'être dans le sable et qu'ils disent, moi, je coûte pas les films d'horreur parce que de toute façon, c'est juste ça. C'est des filles gros totaux qui se font tuer, tu sais. Mm -hmm. Alors ouais. que mon Dieu, tu sais, on, on, fait, on fait juste regarder rapidement ce qui, ce qui sort autour, puis... T'en as vu combien, ce mois-ci, de films de ce genre-là, même si c'était cette année? Moi, je n'ai même pas souvenir qu'il qu y en a eu, là, tu sais, ça là. fait non, longtemps je... que c'est terminé. Là. Oui, ça c'était dans le dans l'âge d'art des, euh, des straight-to-videos. Ouais, ouais, des slashers Ouais, des slashers qui sortaient en VHS. Souvent, Vraiment. Puis que tu ramassais ça sur ta tablette parce que tu avais tout vu le reste, puis c'était la seule affaire que tu n'avais pas vue, pis... Ou que tu étais comme moi, tu étais, étais un ado de 13-14 ans, puis tu faisais comme yeah! « mieux. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> exactement. Puis la manette, c'est bon, j'ai vieilli, on va écouter d'autres choses ». Ouais, c'est ça. <rire> Mais non, c'est ça. C'est pour ça, c'est comme ça un peu, euh, je trouve c'est c'est euh, plate cette vision-là. Vraiment. C'est ça un peu, quand j'ai commencé à faire Bloody Breath, je me suis dit « Euh, D'ailleurs, c'est totalement hein, volontaire que j'ai pris ça comme titre. J'adore que... le titre, honnêtement. <rire> c'est comme vraiment euh, autoréférentiel, un petit peu un <rire> clin d'œil euh, à ce que les gens pensent que c'est. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est l'idée de vraiment proposer, c'est ça, une, une vision alternative du genre. Au tout début, je voulais vraiment comme plus faire un espèce de wow, « t'es un gros genre euh, in your face » genre de toutes les femmes qui travaillent dans tous les genres de rôles dans l'horreur, tu sais, dont... Euh, c'est vraiment comme toucher aux actrices, aux productrices, mm -hmm. euh, aux filles qui font des effets spéciaux. Mon là, mani, je me suis rendu compte que okay, c'est vraiment trop gros là, ouais. pour, pour une seule personne avec un petit projet de maîtrise là, que j'ai comme trois ans pour le faire. <rire> bon ben, on va euh, on va rattraper ça. Puis euh, euh, après ça, euh, c'est ça. fait que là, je me suis vraiment plus concentrée sur les réalisatrices parce que ça a donné que ben je me suis mis à parler à une personne du projet puis là ça a fait un effet boule de neige Je me se fait comme présenter à plein d'autres réalisatrices ça ça a vraiment comme euh, ça a vraiment comme pris euh, tu sais ça, ça s'est formé toute seule comme euh, comme projet j'imagine qu'il y avait le goût de te jaser, là oui c'est ça puis en fait c'est drôle parce que le timing en plus de quand j'ai fait parce que j'ai fait euh, une round d'entrevues seulement pour ça C'était, écoute, en novembre 2009, en octobre-novembre 2009, à peu près. Euh, J'avais... Ça avait donné que... J'avais beaucoup parlé. J'avais découvert il y avait une communauté en ligne, euh, ça s'appelait The Chainsaw Mafia, qui avait été partie par Shannon Lark. C'était une communauté, dans le temps, dans le bout de San Francisco, qui... Euh, c'était pour les femmes qui aimaient les films d'horreur, puis c'était comme, tu sais, un espèce de message board où est-ce que, tu sais, je suis actrice, je veux jouer dans un film, ben oui. moi je suis réalisatrice, je me cherche quelqu'un de son, puis des affaires de même. Fait que c'était comme ça un peu, puis ça, ça faisait la promotion, tu sais, comme de projets de projet d'autres de, de, de, de femmes qui faisaient des films d'horreur. Puis elle avait parti à un festival euh, qui était en ligne seulement, qui s'appelait le Festival viscera Puis, euh, c'est comme, tu sais, t'envoyais ton film, puis elle, son but, c'était faire un, film, euh, un festival de films d'horreur fait par des femmes. Puis, sa sélection annuelle, ben, elle les mettait tout sur un DVD que tu pouvais acheter. Puis, après ça, elle envoyait la sélection DVD dans des festivals, wow. pour qu'eux, y en jouent. Tu fait que c'était comme de la promotion, mais en même temps, comme faire une compile DVD de qu ce qui était fait fait que euh, j'avais découvert ça puis je me suis dit c'est vraiment cool fait que vraiment? je l'ai contactée elle puis elle, elle a me connecté avec comme plein d'autres monde qu'elle connaissait fait que ça pour dire que finalement je me suis euh, bookée comme plusieurs entrevues euh, à L.A. parce que ça a donné que beaucoup de ces filles qui étaient pour être là pendant un festival en particulier qui, qui, qui avait lieu début euh, ben fait, octobre début novembre okay. fait que je suis allée là puis j'ai tout j'ai rencontré tout le monde j'ai interviewé tout le monde fait que c'était comme ok tu sais c'est comme Tout d'un coup. Wow. Puis euh, je dirais c'est après ça, en février 2010, qui était juste comme quelques mois plus tard, il y a eu le premier euh, Women in Horror Month. Ça a comme le timing était comme il était comme parfait. Puis c'est drôle parce que genre quand au tout début j'ai commencé, j'avais découvert le Anna Neurotica qui est parti euh, Women in Horror Month. Elle avait un zine là, en ligne. Fait que j'ai découvert qu'est-ce qu'elle j'avais dit... tombé sur son son zine, parce que tu sais quand... dans le temps quand tu googlais genre euh, women horror director genre, hey boy ouais avait pas grand chose <rire> tu sais, là, fait que euh, je l'avais contactée et elle dit ah oh, c'est une super bonne idée fait que là on avait essayé c'était une entrevue mais ça marchait pas mais elle dit c'est ah, cool fait que là elle m'avait dit je suis en train de penser tu sais comme peut-être partir quelque chose pour promouvoir ça fait que je dis ben oui c'est une super bonne idée tu tout ça fait que euh c'est comme c'est vraiment cool que puis tu comme quelques mois plus tard ben elle a comme parti le mois de la femme dans l'horreur ça a comme ça, a, ça a fait un gros effet boule de neige moi dans, dans, dans mon euh, dans mon cas moi j'ai comme fait je disais oh c'est beaucoup plus gros que ça <rire> même avec les réalisatrices seulement fait que là c'est comme ça justement en fait pourquoi je raconte ça c'est que c'est comme ça un peu que c'est né que j'en ai fait une mini série web à la place parce qu'initialement je voulais faire un documentaire Mais le documentaire, du temps que je finisse à le monter, il aurait mmh. déjà été trop daté. Il aurait comprends. déjà pu être à jour. Fait que là, je me suis dit, la manière que j'ai euh, présenté ça dans, dans le contexte de mon mémoire, c'était un, un, une observation comme, comme qui était précurseur à ce mouvement-là. Puis c'était effectivement littéralement quelques mois avant que ça commence. Ouais. Donc, c'était comme un point de départ de qu'est-ce qui existait avant que le mouvement parte, puis ben là, après ça, en me disant, je me dis, ben je vais en faire des séries, des épisodes web que je vais mettre sur YouTube, puis comme ça, un jour, si ça me tente de continuer, je vais pouvoir le continuer, mais j'ai comme pas eu le temps depuis, mais bon, c'est ça. Fait mais... que j'ai comme, j'ai cinq épisodes de base, que ça, c'était le, le mémoire, mm -hmm. puis euh, durant le processus d'écriture, tout ça, euh, j'ai eu la chance de faire une table ronde au Festival Fantasia, euh, parce que, ironiquement, de tout le monde interviewé, il c'est toutes des Américaines, parce que c'est comme ça, juste à a donné comme ça. En effet. Mais ça a donné que pendant que j'étais entrée de travailler là-dessus, euh, j'en avais parlé un peu avec les, un des organisateurs de Fantasia pour essayer de voir s'il y avait possibilité de faire quelque chose par rapport à, à, à cette série-là. Puis, euh, ben on m'avait proposé si je voulais comme... Euh, créer, ben faire une table ronde. Fait que j'en ai comme profité pour amasser moi et les deux autres réalisatrices d'horreur montréalaise. C'est ça qu'on était. Donc, les trois. Hey, hein, trois, c'est fou, là. Ouais. mais là, on est un petit peu plus. Oui, c'est ça, qu ça qui est très pas. Oui, puis euh, aussi, ça, ça donnait que Jovanka Vukovic aussi venait à Fantasia pour euh, présenter son cours. Fait que j'en ai comme profité pour dire, ben on va faire un panel, justement, des, des ceux qui vont être là, là tu sais, donc, euh, puis, euh, donc ça, j'ai filmé ce panel-là, euh, auquel j'ai aussi participé, parce que dans le, la série web, moi, je ne m'inclus pas du tout, puis ça, c'était okay. une décision consciente, surtout dans vu que c'était un projet de mémoire, j'essayais d'être le plus neutre possible, mais toujours, bien sûr, en me rendant compte que c'est impossible d'être 100 neutre quand c'est euh, une communauté de, de, dans laquelle tu fais partie. Là, exact, oui, fait que ça fait que je m'étais pas inclus du tout mais dans la table ronde, je voulais m'inclure parce que d'abord travailler là-dessus, ça m'a comme fait évoluer même ma vision des choses. c'est comme c'est pour ça que je me suis dit ben je voudrais aussi inclure un peu où est-ce que moi j'en suis moi-même, puis un peu la vision d'avoir vu comme comment que les choses ont évolué, comment qui évolue puis et tout là. Fait que euh, voilà, mais ça pour dire, c'est tout sur YouTube maintenant, il y a cinq épisodes et la table ronde qui est comme en quatre. 5 5 au-dessus d'une heure de, de stock quelqu'un quelqu'un oh, okay. quelqu qui veut, qui, qui, veut euh, qui veut se donner une bonne idée de tout ce que es en train de jaser là, là euh, c'est okay. euh, incroyable il y a du stock euh, pour oui. une belle grosse soirée oui c'est ça tu sais c'est comme pis c est, c est, pis bien sûr je vais juste aviser les gens c'est comme, c'est quand même ça a été fait en 2009, c'est en mini-DV <rire> puis c'est principalement du talking head, mais mm -hmm. C'est quand même, je pense, j'ai essayé, essayé de faire le, le mieux possible, une, de, de garder ça très intéressant euh, en ayant, euh, tu sais, comme le le, le, le fauteuil limité, que j'ai réussi à avoir. Là. Puis là, écoute, là, là pendant qu'on parlait de tout ça, j'ai mm -hmm. eu comme j'ai entendu des voix lointaines qui, qui nous écoutaient parler puis qui ont fait comme... J'entendais des... Ben oui, on, on, on, les femmes dans leur... Un. Pourquoi est-ce ont besoin de se faire un mois? J'aimerais ça que tu nous parles... <rire> quand même, parce que évidemment il y a toujours des gens qui vont réagir comme ça. Oh. Et, euh, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de tout de ça. Est-ce que en tant que femme, tu as eu l'impression qu'il euh, a fallu que tu fasses plus ta preuve, plus tes preuves, pardon, qu'un qu gars dans l'horreur? Tu sais, à toutes les fois, tu dis là, juste quand tu as parlé devant ouais. ta classe, tu t'es tout de suite fait euh, jabber en pleine face. Tu sais. As-tu l'impression que quand tu dis, moi, je suis une réalisatrice, euh, je, je fais des films d'horreur, tout ça, j'écris... Je, je, Est-ce que as l'impression que les gens te regardent comme un, un peu bizarre parce que tu es une femme ou c'est pas si mal que ça? Moi je peux dire j'ai une variété, ok, de réactions. Je te dirais euh, Là je, je te réponds en deux temps. Dans un premier temps, ce que je dis toujours par rapport au pourquoi le mois de la femme dans l'horreur, j'ai ma petite réponse parce que je dis depuis des années, <rire> je j'y reste là, tu sais. Dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'on n'en ait pas de besoin. Mm -hmm. tout ça. Sauf que. Même, de, je dirais, d'une certaine manière, je commence un peu à être tannée, puis je suis pas la seule qui, qui, qui vocalise ça, de toujours dire « Ah, ben ça, c'est un film d'horreur fait par une femme. » C'est cool, OK? C'est cool. De, de Ça peut être un point marketing, mais à un moment donné, on peut-tu être considéré, tu sais, genre, je suis une réalisatrice, tu sais, c'est ouais. comme pas besoin de mettre, tu sais, comme une femme Tu sais, comme, ben tu sais, en français, on est réalisatrice, mais en anglais, tu sais, c'est comme... Female director, c'est comme. C'est comme on dit. Director, comme... Faut, comme tu rajoutes le mot devant. Oui, c'est ça. ça t'sais, comme pourquoi, pourquoi qu'on, pourquoi qu'on encore, tu sais. Mais c'est ça. Je comprends l'idée du mois de la femme dans l'horreur quand c'est comme, commencé. C'était vraiment pour mettre de la visibilité. c'était surtout pour aider aux gens de découvrir, tu comme le travail ouais. de, de, de réalisatrice, parce que. Il y a encore des inégalités surtout au niveau de la diffusion au niveau des moyens. sais c'est comme c'est c'est moins pire mais ça je l'ai vu que c'est comme c'était difficile, tu comme de d'avoir accès et puis de trouver vraiment comme exemple voir comme un point de vue différent, tu voir euh, juste dire ben j'aimerais savoir voir qu'est-ce que les femmes font même moi quand je fais de la recherche pour mon mon mémoire la moitié des réalisatrices que j'ai interviewées, j'en avais jamais entendu parler. T'sais? Puis j'ai cherché sur Internet, puis j'avais de la misère à trouver de l'information sur eux autres là, quand je faisais ma recherche. J'ai su qu'il existait parce que qu'on m'en avait parlé d'elle. C'est okay. comme un peu le, le but du premier, du, du « mois de la femme dans l'horreur » au début, c'était vraiment de créer des événements pour ça, pour justement enlever le stigma que, des les films de peur par des femmes, c'est plat. C'est <rire> tout que je veux dire. Non, mais c'est Hey, regarde, on va vous montrer une programmation complète pour vous montrer que un, il y a des femmes qui réalisent des films d'horreur, ça existe. On n'est pas délicat. Ouais. <rire> puis, puis deux, ben on est capable de faire des trucs vraiment comme débiles, puis fous, mm. puis extrêmes autant que, que tu sais, c'est comme c'est un peu ça. Tu sais, là, c'est sûr, on est rendu à un point où est-ce que tu sais, ça serait le fun de pas n'avoir, de plus n'avoir de besoin, hein, parce que un moment donné, c'est comme, ok, c'est le fun, ça continue, mais écoute, on, on peut-tu arriver au point où est-ce que, OK, les gens savent qu'on existe, puis que, tu sais, c'est correct qu'on était inclus sur, au même niveau que les autres, ouais. fait que, ça, je te dirais, c'est un peu, euh, c'est ma réponse à cette question-là du pourquoi, OK? Yes! Mais, euh, puis là, l'autre question de de traitement, écoute, moi, j'ai été très chanceuse. J'ai entendu des histoires d'horreur de gens que je connais. Euh, moi, je... D'ailleurs, Jean-François, excuse-moi, je, je te coupe. D'ailleurs, Jean-François qui avait fait l'entrevue avec toi, elle avait fait aussi avec Isabelle Grondin. Puis je sais ah ouais. qu'elle, elle avait beaucoup de choses négatives à raconter. C'est ça. Ouais. Écoute, moi ce que je peux te dire, ce que je je, je vais je, je rester concise pour la première fois. tu a été même pas obligé. <rire> Mais euh, je vais te du bois dans le sens que Dans mon cas, j'ai jamais eu de sexisme quand j'allais dans des festivals. Au contraire, les gens trouvaient ça cool. j'ai rencontré comme tout le monde serait "Ah, c'est cool, je vois ton film" ou tu sais comme quand je dis aux gens ah, "Je fais des films d'horreur", "Ah, c'est nice, t'sais, comme où est-ce qu'on peut les voir J'ai souvent de l'intérêt. Okay. Par rapport à ça, fait que j'ai été vraiment chanceuse, mais j'ai des amis qui sont réalisatrices puis qui disent ils vont dans un festival" puis qui parlent à quelqu'un. Puis il y en a une, elle a souvent dans les festivals avec son mari, avec elle. Puis les gens s'adressent à son mari et assume automatiquement que c'est lui le réalisateur. Ah, oh God, ouais. Donc ça, ça, ça arrive encore à certains endroits, tu sais. Moi, j'ai été chanceuse que ça m'est pas arrivé, mais je le sais. Puis ça, si on parle de quelque chose qui est arrivé il y a six mois de tout ça. Ouais, que... c'est ça, on parle pas de la dizaine. Non, non c'est ça. Ouais. Fait que je te dirais, moi, dans mon cas, j'ai été chanceuse par rapport à ça. Mais je sais que c'est je ne suis pas la norme, je suis plus une exception. Euh, au niveau de l'industrie en tant que telle, je pense que c'est juste au niveau du cinéma en général. J'ai eu des commentaires vraiment, vraiment bobos, genre comme quand j'étudiais en cinéma, c'est comme « Ah, oh, j'étudiais en cinéma », genre « Ah, tu fais-tu une maquilleuse ?» Tu sais, c'est que « Ah non là, c'est Ah oh God, tu fais des costumes ?» Ouais c'est ça, tu as fait des costumes, tu as fait une maquilleuse. No, no offense, non non fait ça, j'ai eu respect pour, oui. pour les artistes maquilleuses et, et costumières. Mais c'est vraiment c'est comme c'est vraiment c'est bizarre un moment de se faire associer. Euh, tu sais puis quelqu'un qui m'avait déjà dit euh, on faisait un projet d'école puis euh, il dit euh, je sais pas trop comme va t déplacer l'échelle, tu vas falloir que tu t'habitues à faire ce genre de job là. Oh God. Ce genre d'affaire comme ça. Uh... Et tu sais ok, whatever, tu sais, c'est comme mm -hmm. tu ravales un peu, genre, ton, ton égo, puis c'est comme... Fait que c'est ça. T'sais, des commentaires de même, oui, j'en ai eu. Puis je dirais, c'est surtout moi, par contre, ce que je remarque maintenant comme à un niveau, je dirais, un peu plus professionnel, où est-ce que les inégalités sont encore, ben, c'est sûr que, puis là, ça devient un peu comme, là, en tout cas, je m'avance dans un terrain, qui ça, c'est pour ça okay. que je vais garder ça qu'on il y a bien des gars que je vois qui sont réalisateurs qui sont body body avec des producteurs puis c'est facile de hey body body on prend une bière tout ouais. tu... ça une réalisatrice qui s'en va de même qui agit body body hey on va prendre une bière la tente ça pu très vite mm. quand on parle c'est comme du ben là le poste tout c'est un peu moins pire mais je dirais mm. C'est plus difficile d'avance comme ça parce qu'il y a une certaine barrière de genre que, tu sais, moi, j'ai toujours été amie avec des gars, genre, tu sais. Fait que moi, dans ma vie, moi, je suis très, comme, très naturelle, tu sais, c'est comme, puis je suis genre, euh, je suis pas flirt pour 5 cents, c'est justement parce que j'étais habituée comme d'être, comme, je suis habituée d'aller prendre une bière en gars, tu sais. Sauf ouais. qu'il y en a qui interprètent ça, tu sais, il y en a d'avance, comme genre, comme voir une fille qui dit « Ah ouais, on peut prendre une bière », c'est comme... Tu sais, des fois, ouais. c'est difficile. Il faut que tu la gardes, ta ligne professionnelle. T'sais? Puis c'est là que je trouve que ça peut être plus difficile parce que j'ai vu dans au cours des années, dans des festivals du monde, du bonding, ça arrive. C'est comme c'est oui. presque overnight. Un réalisateur, un producteur qui se rencontre, « Hey, yes, parfait. Trois jours plus tard, hey, on travaille ensemble sur un projet. » Tu sais, c'est comme... C'est plus difficile, c'est le genre d'affaires qui n'arrivent pas aussi organiquement, tu sais, en tant que sais C'est ça qui est un peu plus euh, qui est un peu plus touché. Fait que sans trop m'aventurer dans les, <rire> les politiques de genre, c'est un peu euh, mon expérience pour répondre à ta question. Ben écoute, c'est vraiment. C'est ce tu... plate parce que c'est exactement ce que je m'attendais que tu me répondes. Puis je trouve ça plate d'avoir de faire comme moi. Ouais. Écoute, c'est. C'est le cliché qu'on aurait, qu qu aurait pu entendre, puis c'est de même que ça se passe encore en 2018. Mais ouais. écoute, au moins, au moins, il y a ce mois-là. Euh, puis là, écoute, je sais que je t'ai envoyé des questions avant, puis là, je ne te l'ai ah, pas oui. envoyé celle-là. Puis là, si, es pas, si, es, si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Parce que là, je me suis dit, puis là, je, je, me, je me pose la question, parce que même moi, je ne suis pas capable d'y répondre. Qu'est-ce que tu dirais, c'est la grosse différence entre un film réalisé par une femme ou par un homme? As-tu le feeling, tu sais, parce que on, on, tu disais on veut pas mettre une étiquette tout ça parce que tu sais, on est, tu sais, une femme est capable de réaliser un film de la même manière qu'un homme ou quoi que ce soit, mais as-tu le feeling quand même que, que la touche féminine est là? Oui, euh, je te dirais, je, je réponds vite, hein, je te ouais. réponds très vite, oui. Je l'ai vu, je l'ai senti. J'essaie de le mettre en mots depuis huit ans et je suis incapable de okay. quoi. Mais il y, y a un feeling, je sais pas. s'il y a quelque chose de différent. Euh, c'est sûr qu'au niveau des thématiques et des sujets abordés, oui, il y a une certaine différence. T'sais, même des fois, j'ai vu un film que j'ai vu finalement c'était réalisé par un homme. comme Ah, OK, je suis surprise. Okay. surprise. Moi, c'est tellement un film genre, qui, aurait, qui aurait été fait par une femme, mais que, mais que la sensibilité féminine était tellement là que je comme, OK, c'est... Euh, mais tu sais je te dirais que euh, c'est difficile de vraiment mettre le doigt dessus il y a beaucoup je trouve euh, puis c'est peut-être c'est peut-être juste symptomatique des, des années euh, que ça a donné là mais il y avait beaucoup beaucoup de body horror qui est fait par des femmes beaucoup de body horror qui est quand même assez extrême tu sais mm -hmm. je te dirais tu sais des des genre vraiment de la, la viscéralité je te dirais il y a moins de tu sais comme du du gore comédique ou du gore niaiseux. J'ai remarqué qu'il ouais. y en a moins un peu chez les femmes de ça. Il y en a mais c'est plus des fois des trucs plus comme psychologiques, dérangeants. c'est comme on dirait que ça ça va comme creuser profond dans l'incomparable on va penser peut-être dernièrement à grave ou à euh, qui était raw oui euh, oui oui ou oui. Euh, cette année revenge aussi là oui revenge qui était grand d'ailleurs ça j'ai beaucoup aimé euh, revenge là parce que, en tout cas ça fait des choses quand même intéressantes <rire> de spiner. là <rire> Là, le, le, les les attentes de ouais. ce genre là puis vraiment comme jouer avec puis vraiment se faire du fun avec là mm -hmm. ouais mais c'est ça fait je, oui c'est difficile à dire je, je trouve moins qu'une qu certaine différence tu sais mais c'est euh, tu sais c'est sûr puis s'il y a des réponses faciles de dire ben c'est sûr il y a plus de protagonistes féminines mais c'est pas nécessairement toujours le cas tu sais y en effet. a c'est pas euh, Moi, étant la première j'ai créé un scénario complet que c'est l'histoire de deux frères c'est comme d'ailleurs fait que c'est comme genre un personnage féminin puis est pas si importante que ça fait que c'est comme il euh, y a beaucoup euh, tu sais ça veut pas euh, c'est dur il n'y a pas de généralisation nécessairement à faire mais c'est ça il y a certains trucs que je remarque là, comme c'est sur plus de plus de protagonistes féminines mais aussi vraiment aller comme plus profond et plus sombre dans la psychologie puis vraiment explorer genre des thématiques qui sont peut-être un peu plus tabous, des fois qui sont un peu plus euh, intenses, euh, différentes. Là. Je, en, on en parle souvent dans notre podcast, mais tu sais, c'est le film connu des connus dernièrement, mais tu sais, je pense oui. juste à Babadook. je pense pas qu'un homme aurait pu écrire l'histoire d'une mère qui non. est en train de, de, de, de, de vivre son deuil tout ça, puis qui a, qui a de la misère à, à vivre son rôle de mère. Mm -hmm. autant que Jennifer Kent a pu le faire. Ben, c'est ça, Puis. Je pense qu'il qu y avait juste elle pour en parler de cette façon-là. Ben, parce que quelque part aussi, c'est que ça, c'est quelque chose un peu, Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, ben, parce que c'est sûr en lisant vraiment beaucoup, euh, quand j'ai fait mon, mon mémoire, tu sur même des analyses, genre comme Freudienne, de cinéma, tu sais, oui, il y a l'idée comme de la de la femme qui est souvent présentée, ben, des fois que le monstre va être féminin ou tu la notion de l'autre, tu la menace c'est l'autre là. Mm -hmm. t'sais. Puis t'sais, comme si tu regardes genre c'est comme la femme, il y a comme une certaine affinité avec ça. soit que ça soit ben, que le monstre a des caractéristiques féminines, tu sais tout ça euh, ou le fait carrément de, tu comme parce que quand même Écoute, euh, c'est quelque chose, on ne peut pas le nier qu'au courant de l'histoire, jusqu'à tout récemment, tu sais, comme jusqu'au siècle dernier, en fait, les femmes étaient souvent traitées comme à part, tu sais, ouais. tout ça, c'est comme l'espèce de d'historique, un peu, je dirais, comme que de d'être de, de, de, capable de savoir c'est quoi d'être ostracisé, une certaine ostracisation. Mm -hmm puis c'est sûr certaines thématiques c'est sûr comme ben comme on parle de babadou tu sais l'espèce le, de tout l'aspect psychologique qui vient avec la ma maternité c'est quand même assez intense puis l'idée de de la dépression postpartum tu sais on peut essayer de de l'extérieur écrire quelque chose qui a rapport à ça. Mais c'est sûr que une femme qui a, qui a du vécu de ça, c'est sûr, il y a certaines, il y a certaines choses, c'est comme, comme écrire n'importe quoi, en fait, qui est inspiré d'une expérience personnelle. Euh, il y a une certaine euh, vision comme de l'intérieur, parce que soit tu l'as vécu ou tu connais des gens comme, qui l'ont euh, vécu là, à un premier degré, que c'est pas juste euh, lire là-dessus dans un texte là, puis dire, ben ça doit être comme ça, tu sais c'est là, je pense que des fois, les subtilités viennent parce qu'il va y avoir une certaine approche qui va être faite. Puis des fois, c'est là d'être capable de mettre le doigt sur l'inconfort puis juste de le pousser un petit peu plus loin ou des choses comme ça. Là. Puis, est-ce que tout ça, on va retrouver ça dans ton prochain film que tu es en train d'écrire? Oh my God! <rire> est t es, t es, est, en en es-tu à ton premier jet? Es-tu vraiment es du loin dans ton processus? Ben là, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que j'ai deux projets différents, là. il okay. y en a un que je suis en train d'écrire, puis il y en a un qui est écrit que je suis vraiment à la bah tu sais, j'ai quand même plusieurs versions de scénario qui ont été faites. OK. Fait que, euh, je dirais comme oui et non, c'est très différent. Donc, il y en a un des deux, comme je disais, qui a comme presque pas de personnages féminins. Okay, ouais. C'est cool, mais j'ai eu du fun avec ça, là, tu sais, parce que Mais ça, c'est. Ouais, c'est ça. Ça, je me suis fait plaisir aussi. Euh, parce que je vais chercher peut d'autres. Euh d'autres hommages cinématographiques que, que, que j'apprécie beaucoup. Mais euh, oui, en fait, ben, je dirais, j'essaie toujours d'aller chercher quel, oui des éléments. Moi, je suis très fascinée par la psychologie des gens, par la psychologie des personnages. Mmh. J'aime ça euh, explorer des perceptions qui ne sont pas la mienne, puis vraiment explorer des fois comme des, des, des moments ou des... Euh, je sais pas, des, des, des, des inconforts euh, Qu'on qu est peut-être pas, puis vraiment comme confronter les gens, puis comme le prendre l'auditoire, puis comme les forcer de les mettre dans une situation de écoute, même. Pis... Écoute, tu le fais dans 10 et je vais t'avouer qu'à deux moments, j'avais les deux mains devant le visage. Yay! Ce <rire> <Yeah. rire> que je me disais, je peux pas croire que je suis en train de regarder ça. Ce euh... pas le premier à m'avoir dit ouais, ça. Je <rire> volerai pas de punch, je ne disais pas les moments parce que je veux que les, les gens le voient, là, mais vraiment, là j'étais content que ma blonde ne regarde pas. Ah oui, ouais parce que mais... on a une petite fille de 10 mois là c'est encore frais euh, c'est oh, encore oui. frais dans sa dans, dans, dans ses mémoires. Mais d'ailleurs tu vois ça l'a aliéné beaucoup de gens. Hein? Ah ouais. <rire> oui, c'est tout ce que je peux te ça dire. Ça me a choqué ah oui, beaucoup. Oui. Ah God. Oui. Bah, mais en même temps est-ce que quand on choque les gens comme ça y a-t-il une genre de satisfaction? Ben moi dans un niveau personnel oui parce ouais. que j'aime ça mais en même temps euh, je, je dois t'avouer que 10, ça m'a apporté un petit peu de frustration parce que Euh, des fois quand quand je, je me suis rendu compte que choquer les gens c'est une chose mm -hmm. mais comment les gens réagissent au fait d'être choqués c'en est une autre ah, ouais. fait que je suis toujours prête puis, en fait je, je, je crois que je n'étais pas prête au genre de réaction que j'ai Ah eu. ouais parce que là on parle de euh, quelqu'un tu sais comme qui est vraiment choqué qui décide de qui, qui aime pas ça il aime vraiment pas ça puis il le prend personnel tu sais oh, ouais. que Des genres de choses comme ça. Puis je dois Tu sais, c'est sûr comme euh, aussi, ben en tout cas, tu, tu, tu l'as vu, tu, tu vas pouvoir t'en faire une tête, mais placer ça dans un festival, je suis fait dire ben c'est pas assez. Pour un festival d'horreur, des fois ben c'était trop slow burn pour ce qu'eux cherchaient. Ouais. Mais pour un festival normal, c'était beaucoup trop extrême pour un festival Vraiment. normal. Fait que c'est comme là, à un moment donné, c'est que ça devient dur à placer. Fait que je dirais. Je suis vraiment fière du film, mais ça a été une belle expérience, je dirais, de de, de, de de comprendre en fait euh, cette autre partie-là de Oui, c'est le fun de choquer, mais tu sais, comme garder un petit peu le, le pied sur le frein là, en choquant. Ouais. C'est ça Pour aller peut-être aussi, euh, aussi loin comme euh, que moi je l'ai fait. Oui, j'avoue, euh, ouais, j'avoue que tu, tu tu très très entre deux. J'imagine quelqu'un qui s'en va genre d'un festival qui vient de sortir d'un film de RKSS. Mm -hmm. que là tu ah sais, euh, je wow, ça passe ça pète partout yé yeah, on est dans un festival puis là whoops, ouais. ok fudge tu sais ça vient de retomber une coche tu sais puis je pense ouais. que je pense que le feeling salon pour l'écouter c'est ouais. peut-être parfait c'est peut-être parfait ouais c'est ça parce que je t'avoue c'est un film aussi qui est un peu euh, awkward là à regarder en festival avec beaucoup de gens il y a certaines <rire> scènes des fois mm -hmm. mais c'est peut-être juste parce que c'est moi qui l'ai fait aussi là mais non mais je t'avoue que c'est pendant certaines scènes d'après moi j'aurais regardé beaucoup autour ouais c'est ça c'est que c'est comme c'est pas trop des voix mais, mais moi j'aime ça en même temps c'est si je les fais comme ça c'est genre de films que j'aime j'ai toujours beaucoup aimé moi j'aime ça, ça être j'aime ça être sorti de ma zone de confort puis j'aime ça un film qui me rend inconfortable ouais. j'aime ça si un film réussit à me faire de même à me faire sortir comme ça puis que j'y pense encore une couple de jours plus tard puis je suis comme hey tu sais moi quand je peux pas te dire genre je suis comme Tu le film, il me laisse avec un feeling comme déplaisant ou, tu sais, comme mm -hmm. je suis pas trop sûre. J'aime ça. Tu sais, pour moi, c'est un bon film parce que, tu y a rien de pire qu'un film que tu regardes puis comme que okay, tu l'oublies cinq minutes plus tard. Donc, ouais. je, je pense au prochain. Tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, tu regardes un film c'est tu comme, je sais que je l'ai vu, celui-là. C'est tout ouais. ce que je sais. <rire> que vu, il me semble que je me souviens que un donné, il y a une scène que la fille elle faisait, elle montait l'escalier. Ouais, c'est ça, ou tu sais, c'était peut-être dans la bande-annonce, puis je ne l'ai jamais vu finalement. Oui. <rire> mais non, inquiète pas, dans 10, il y a des scènes que je... je on risque si on se reparle dans 5 ans, je vais encore <rire> les avoir fraîchement en tête, J'aurais pas besoin de, le, de les revoir. <rire> mais j'en parle, et c'est aucunement négatif, on, on s'entend. Mais... <rire> en tant que fan d'horreur, j'étais servi. Parfait. En enfin, fait, c'est ça, mais c'est très drôle. Fait que, autant que 10 est à un extrême, là, ce que je suis en train, ben en fait, le film que je suis en train d'écrire, puis celui qui est écrit, sont complètement différents et sont à d'autres extrêmes totales. Cool. Voilà. As-tu le feeling que tu vas être encore, peut-être que es, c'est encore trop tôt pour le savoir, mais as-tu le feeling que tu vas être encore euh, obligé d'y aller dans l'autofinancement? J'ai aucune idée, je souhaiterais que non. Okay. Donc, est, mon but, c'est de ne pas avoir euh, recours à l'autofinancement. Mais, ceci étant dit, j'ai quand même un petit projet sur le back burner qui pourrait être fait pour pas grand-chose. OK. <rire> c'est ça un peu l'idée. C'est que Non, le plan, en fait, c'est d'essayer d'aller chercher du financement. C'est de faire des films. C'est comme parce que qu'ils euh, ont une envergure un peu plus grande que ce que j'ai fait avec Disc. Parce ouais. qu'on se rend à l'évidence, quand tu fais de l'autofinancement, ben... Tu gardes peu d'acteurs, peu de lieux de tournage. Tu essaies de garder ça assez euh, contenu, l'histoire. Sauf que là, c'est comme je veux, c'est le fun, c'est un beau challenge, mais à un moment donné, c'est assez étouffant comme carcan. Je dire moins l'histoire comme j'ai des histoires un peu plus grandes là, que je veux raconter. Fait que c'est ça que j'étais en train de travailler euh, là-dessus. Puis ça, c'est deux histoires là. Celui qui est écrit, celui que je suis en train d'écrire, les scénarios sont beaucoup plus grosses envergure que 10. Euh, ceci étant dit ben je, je, je, je, je ne cracherai jamais sur l'opportunité de faire un film fait que si euh, ça me prend euh, X nombre de temps avant qu'un autre projet voit le jour ben je sais que je risque de faire un petit quelque chose euh, autofinancé rapide là un peu dans la veine de 10 mais différent là tu sais donc euh, mais quand même quelque chose qui est assez euh, assez contenu là avec peu de peu de comédiens puis vraiment comme Une trame assez simple. Écoute, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a énormément de producteurs de cinéma qui écoutent le podcast. Alors, <rire> ça y est, le téléphone va ne dérougira pas. Tu Quand vas voir, c'est incroyable. Très fun, ça. <rire> Mais écoute, c'est sûr que, ouais, là si on compare 10, euh, qui, est, qui est un huis clos, euh, on s'entend. Tantôt tu parlais d'un road movie. Euh, ben, on part avec deux, euh, deux contraintes Mais... assez opposées. Là. Mais un road movie pas canadien. Oh wow! Me dis, cool. ça, je me dis, c'est quand même cool. Ça va quand même. Je me dis, quelque part, ça va aller chercher une coupe de crédit Quelque part. Écoute, mais là, c'est parce que là, es rendu, tu peux aller chercher des producteurs qui viennent d'ailleurs. Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu, c'est ça. Je dirais que j'essaie de... Je garde tous mes horizons ouverts. T'sais, moi, j'ai euh, j'ai un carnet dans lequel j'écris euh, toutes mes idées. Et il y a peut-être trois ans de ça, je me suis assise. Puis j'ai écrit euh, tous les films, les, les longs que je voudrais mmh. faire dans ma vie. Puis à ce point-ci, j'ai huit projets que j'ai écrits. Fait que je me dis que c'est mon but. Fait que là, comme un par un, j'ai ouais. écrit les scénarios, puis je me garde vraiment. Mais c'est pour ça, en fait, puis d'ailleurs, je le dis, ben, si jamais il y a des producteurs qui entendent. Mais, non, mais je un joke, mais ouais. tu sais, j'ai comme ces huit projets-là, ça varie genre de genre 200 000 de budget à genre 5 millions. Tu sais, c'est comme... Je veux dire, je suis capable... Tu sais, je veux dire puis je suis consciente là, je mets mes efforts dans les ceux qui sont plus facilement développables à plus petit budget c'est comme mais tu j'ai comme moins idéalement ben c'est comme j'essaie d'avoir une vue d'ensemble puis c'est sûr que je m'adapte selon euh, selon les opportunités qui vont se présenter à moi c'est sûr que c'est le fun aussi d'avoir c'est ça son, son dream project là, qui est, est petit ça, de ouais. 5 millions là tu de, de oui. pas le garder caché de dire il est là là puis euh, non, en fait, le jour ce qui pourra sortir vrai. il va sortir là. C'est exactement. Mais écoute pour ton road movie, si tes personnages s'arrêtent souvent dans des Tim Hortons ou s'ils ont une panne de cou une panne puis qu'ils s'en vont dans des Canadian Tire, ouais. tu devrais y arriver Ah oh ouais. oui. <rires> ça devient un peu bon ça. <rires> ça va être un peu bizarre, peut-être que peut-être que là tu vas avoir d'autres réactions, les gens seront pas choqués par le gore, ils vont dire check la vendue ». Mais regarde, oui, <rires> Faut choisir ses combats. <rires> hey mode Écoute, ça fait tout près d'une heure qu'on jase, ah, je savais, je savais que ce serait, serait comme ça, ça puis, euh, mais écoute, je suis content, c'est vraiment, vraiment le fun, mais avant, avant qu'on se laisse, mm -hmm. euh, puis euh, d'après moi, ce ne sera pas la dernière fois qu'on se jase, donc euh, ne vous inquiétez pas les gens qui, qui écoutent, qui, vous, qui se disent « mais là, mais là, arrêtez pas ça tout de suite, on, on, on ce ne sera que partir de la mise, mais je veux que tu nous laisses avec une... » Une recommandation, parce que c'est les 31 jours d'horreur, le but, c'est euh, d'élargir nos horizons de l'horreur. Là, on a, on a élargi nos horizons en, en, en, en apprenant à te connaître, puis euh, même en apprenant à connaître bien des projets, puis je suis sûr que juste en allant voir ta, ta web-série, euh, les gens vont apprendre à connaître d'autres euh, femmes réalisatrices, donc écoute, mm -hmm. c'est fou, là, ils sont déjà prêts pour un Un, un mois de novembre de l'horreur ça se peut-tu peut-être yeah, serait front <rire> écoute une année de l'horreur pourquoi pas <rire> oui ah, ben ça ça serait merveilleux <rire> puis là ben je veux que tu, tu veux que tu nous avons, disons, avec euh, une suggestion de, de ton cru ok ben j'ai assez de penser moi ouais. cinq <rire> ah ben écoute vas-y vas-y cinq c'est non mais euh, puis regarde j'y vois pas ça c'est nullement mes films préférés ok mais J'essaie de penser que je me dis Ah tu sais j'essaie de penser qu'est-ce qui sort un peu des sentiers battus, mm -hmm. etc. Mais euh, je, je dois avouer qu'il y a un côté de moi qui est très kitsch, ok? parce okay. qu'il y en a là-dedans que c'est du kitsch à là. C'est correct. Mais, mais c'est J'aime ai, ça moi. Mais surtout que je dirais là de, des deux dernières années, je découvre euh, à travers euh, la compagnie Vinegar Syndrome et Arrow beaucoup mm. de titres que je n'avais pas vu dans le temps et que quelque part c'était passé en dessous du radar. Puis tu sais des vieux films italiens, que c'est pas tout le temps bon, mais que tu sais c'est comme vraiment je sais pas l'espèce l'espèce d'esthétique genre je suis très euh, années 60 et 70 présentement, mm -hmm. je dirais euh, 80% de ce que je regarde a été fait durant ces années-là. Donc c'est quand même euh, je, je sais éventuellement je vais arriver euh, en 2010 à nouveau, <rire> tu, à nouveau tu, en, tu vas venir de retrouver là. On est presque en dans mes préférés 2020. Même <rire> moi je ressens en missions ça, ça, ça commence bien. Mais en fait c'est ça donc c'est sûr que c'est des titres que j'ai aime parce que ces films là c'est genre de films habituellement que OK bon, il y en a un j'ai commencé par celui le plus kitsch de la gang je m'assume puis je, je l'aime parce que il oh, en tout cas The Return of the Fly mais celui de 1959 avec Vincent Price. Écoute, genre... j'ai vu de Fly, mais j'ai jamais vu Le Return. Oui, c'est C'est le deuxième okay. Il est en noir et blanc. Le, ouais. premier, le premier est en couleur, le deuxième est en noir et blanc. Écoute, c'est une merveille du kitsch, cette affaire-là. T'as un homme avec une tête de mouche, genre, mais vraiment, c'est mm. comme, genre, créature, genre. C'est... C'est dur à décrire, mais c'est vraiment... C'est la même histoire tout le temps, mais avec quelques twists, là, sais. sauf que... Vraiment ce film là et Kitsch au c'est mon go-to dans mes parties d'Halloween, je mets tout le temps ça en background qui joue. C'est tout ça puis il euh, y a tout le temps une coupe de monde qui venait faire soir pour l'écouter parce que tu c'est pas efférant mais il est le fun il est, est, est cool quand même comme film. Tu sais c'est vraiment pour moi, tu sais un film de créature parce que tu sais dans, dans ce sens là ils en ont fait beaucoup là, tu sais puis des affaires comme ça là euh, Euh, « She Beast », puis ces trucs-là. Mais celui-là, « Return of the Fly », puis aussi, il y a Vincent Price dedans. fait que C'est peu vendu déjà d'avance. Mais... C'est bien drôle qu'il soit en noir et blanc, celui-là, parce qu'on on a parlé dans notre podcast euh, celui de 1958 qu'on avait adoré. Euh, mais écoute, là, tu me tu me prends par surprise avec celui-là. Euh... Oui, c'est la suite de l'autre. C'est littéralement une suite, mais tu n'as pas besoin d'avoir vu le premier... Okay autre que, tu sais, tu sais un petit peu où est-ce que ça s'en va, mais, tu sais, ça a le tout, tout le bijou, je trouve, de cette époque-là. Moi, je trouve qu'il y avait une belle naïveté dans les films d'horreur de ces années-là, tu sais, ouais, pour ben... moi, sûr que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui va répondre à ça, mais moi, je trouve qu'il y a un beau kitsch puis une belle naïveté dans, dans la manière que l'horreur était traitée, qui C'était comme une créativité aussi, je sais pas, c'est le fun. Pour moi, ça, ben, ça me rappelle aussi peut-être mon enfance, c'est peut-être pour ça aussi, mais bon. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, c'est ma suggestion numéro un la plus kitsch. Cool. Après, ben, je nous amène des années 70, euh, je vais y aller avec mon film d'horreur préféré, parce que c'est le seul de mes films d'horreur, j'ai comme mes top de films d'horreur préférés, puis c'est le seul que je le recommande. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Mais pour moi, je trouve que ce film-là, euh, il se il se démode pas. Puis moi, je le trouve toujours extrêmement efficace chaque fois que je le regarde. C'est Black Christmas, puis c'est ah. la version 1974, l'original. Mmh. Sérieux, ce film-là me creep quand même encore. Tu sais, quand je le regarde, c'est comme... Je ne sais pas, il y a quelque chose dans le son, dans oui. l'ambiance. Il y a de quoi... C'est euh, c'est comme de quoi de malsain dans le film, mais je trouve que... Je ne sais pas, c est, c est, pour moi... Je surtout la première fois que je l'ai vu, c'est il y a peut-être euh, 10-12 ans de ça, puis j'étais dans une phase, tu sais j'avais comme, tu sais, à un moment donné, tu écoutes tellement de films d'horreur, ça ne fait plus rien, il n'y mm -hmm. a plus rien qui te fait réagir. Puis lui, quand je l'avais vu, j'étais comme, oh, tu sais, j'étais comme ça chez nous, puis j'avais comme un petit moment de, oh, tu sais, c'est pas sûr, là. Fait que Il y, y a voilà. de quoi dans la... De, de... Les appels téléphoniques là dans ce film là c'est débile. Tu vois c'est drôle parce que j'en ai parlé à un de mes collègues qui m'avait pour... qui m'avait comme partagé euh, euh, When a Stranger Calls. Oui, qui m'avait lui... comme dit Ah oh, l'appel téléphonique là-dedans il est débile. Puis j'avais comme fait L'appel téléphonique là-dedans est débile. Non. Est... Non, l'appel téléphonique dans Black Christmas, lui, il est débile. Et ce oh. plan de l'œil qui regarde là oh, dans la oui. porte, là, il est débile. Ah, c'est fou, puis il y a des trucs vraiment totalement là-dedans. Juste, en tout cas, ouais. ben, je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, une, quelque chose dans le grenier avec un sac sur la tête. Ben, ben écoute, c'est l'image qu'on voit, euh, oui. qu ouais, voit quasiment partout. Oui, c'est vrai. C'était un, ouais, un des posters dans le temps, là, mais mais c'est ça. Ce film-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis je trouve que même aujourd'hui, en tout cas, peut-être qu'il peut qu y a des plus jeunes qui, qui, qui ont peut-être qui sont rendus un peu plus blasés que, mm -hmm. que, en tout cas, à, à, que moi, je le suis, qui vont dire « C'est cave, c'est vieux, c'est plate ». Mais, mais moi, je trouve qu'il est quand même assez efficace là, comme film. Puis pour moi, en fait, c'est que ça vient chercher toujours l'idée de qu'est-ce qu'un film d'horreur, c'est toujours... l'idée que je me faisais quand j'étais enfant de ce qu'un film d'horreur devrait devait être. Ça, tu, ça ressemble beaucoup à ce, ce film-là. Là. Ah ben date, euh, là, là, tu dis que t'es dans le kitsch, là, mais t'es... Euh... Non, mais là, c'est moins kitsch. C'est... Tu frappes fort. Ouais, je frappe fort. <rire> Attends, je va, je vais aller dans dans du, du, du, du, On, on dérape. Sais. Oui, on dérape. <rire> Excellent. -ce que... Non, l'autre c'est pas kitsch, mais c'est un, un film qui est peu connu, ben puis moi je le trouve très cool, c'est de Sentinel de 1977. Ah oh. oh, oui. Oh god. Oui, oui bon c'est ça. OK, je me sais les gens, les gens ont soit cette réaction-là que tu la d'avoir ou la réaction de ah, j'ai jamais entendu parler, c'est quoi ça hmm. fait, ouais. Oui. de saint Sentinel, je veux pas en dire trop. Euh, c'est, Je trouve que c'est la meilleure manière de résumer ça. ça comme des élans de Rosemary's Baby, mais en meilleur, donc. Oh, God! Tu utilises les mêmes mots que moi. <rire> okay, voilà. C'est mon Rosemary's Baby, ça. j'ai, j'osais pas le dire quand je l'ai vu. J'étais comme, non, un peu, non, je pense pas. Mais oui, oui. coudonc, c'est mon Rosemary's Baby. C'est ça, il y a comme des énerves, ouais, c'est ça, ouais. Fait que bref, je vais juste en dire ça. Mais c'est bon. Puis ça aussi, est, je trouve en plus, il est différent ce film-là, tu sais, je veux dire. Euh... Ah, il y a des scènes malsaines, tellement malsaines. Où, avec, tu, tu parlais tantôt là, de, de, de de de de malaise, là. Je, ouais, je ouais. me rappelle d'une scène d'anniversaire dans ce oui. film-là qui est complètement malaisante. Aussi. Il y a beaucoup de scènes, euh, ouais c'est ça. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent s'y aventurer, le chercher, ça, c'en est un. Mm. Là, je suis tombé dans du kitsch. Mais ça, c'est parce que, ben, ouais, en fait, ouais, je m'assume du kitsch. Euh, mais c'est quand même Sergio Martino, qui est un de mes réalisateurs italiens préférés. C'est « All the Colors of the Dark », qui est très difficile à trouver. Mais, je ne devrais pas dire ça, mais il est comme sur YouTube, okay. <rire> en qualité VHS. Mais c'est pas grave, ça s'écoute quand même. Euh... C'est vraiment weird, c'est dans la vague un peu des films psychotrophiques euh, psychotroniques, excuse ouais. là, des années 70, ça a été fait en 72. Ça aussi, il y a des élans de Rosemary's Baby, mais t'es comme genre... Euh t'as donné une idée, il y a un bel échange de dialogue un moment donné, que la fille est dans le parc, elle va voir son amie, elle dit « oh je sais pas quoi faire, j'ai toujours des cauchemars, j'ai l'impression que je suis pas capable de passer sur par-dessus le trauma de mon passé. » Et son amie, de dire « Mais viens avec moi avec à une messe satanique, ça va t'aider. » C'est genre, c'est ouais. tout ce que je peux dire. C'est vraiment... C'est un genre de, genre, un film, un clusterfuck de plein d'affaires, mais, tu de, de qui marche d'une certaine manière, puis visuellement, il, il est vraiment cool, il est beau, c'est... C'est pas un film épeurant, mais c'est un film qui est quand même visuellement très 70s mais qui mais qui marche. Je sais pas, il c'est c'est différent, c'est créatif, c'est euh... puis ça va un peu dans l'espèce de, de sous-genre genre comme euh, des films sataniques des années 70. Oh c'est ça qui est quand même euh, un sous-genre qu'on tente qu'on qu a tendance à oublier mais que je trouve quand même quand même très divertissant là. Écoute, là tu, tu, tu, tu m'as parlé de quelque chose que je ne connaissais pas du tout et euh, il se ah. retrouve sur ma liste Ah, bon, ben voilà <rire> cool. Mais c'est pas, pas un, comme je te dis, c'est pas un chef dœuvre Non, c'est correct euh, C'est quelque chose, il est, il est quand même euh... En tout cas, on s'en parlera yes. là, ouais, de revue Tu yes. <rire> bien pour finir, c'est un film que j'ai regardé hier soir <rire> C'est peut-être juste pour, quoi. <rire> pour ça que je le dis parce que C'est rare qu'un film me fait genre, what the fuck, quand je le regarde, puis lui, il me le fait. Peut-être que dans une semaine, je vais dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mentionné. <rire> mais juste... mais en tout cas, ça s'appelle, ben c'est Incident in a Ghost Land. ça c'est moderne, ça, ça date des dernières années. C'est un film de Pascal Logier qui a fait euh, Martyr, okay. mais euh, c'est avec Mylon Farmer, je n'ai pas mal oui. Oui, oui. Euh, ben je pense que euh, pour plusieurs, oui, il s'appelle seulement Ghostland pour certains. C'est Ghostland, hein? Oui, okay, c'est ça. C'est le que mon ami a apporté. Le menu disait Incident sur le Ghostland. Mais oui, ben sinon, c'est Ghostland, d'abord. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Je ai pas amé... vu encore. Il est sur ma liste et j'ai vraiment hâte de le voir. C'est drôle, pendant les premiers cinq minutes, je me dis, ah, oh, je sais tellement où est-ce que ça s'en va. Puis après ça, au bout de 20 minutes, ça a fait... « Ah, c'est exactement où est-ce que je pensais que ça s'en allait puis après ça je dis fuck ça fait juste 20 minutes que le film est commencé. Fait que là on sait que ça s'en va maintenant. Puis que ça s'en va ça en fait ça me fait la même chose quand j'ai regardé Martyr fait que je me dis c'est peut-être juste la touche du réalisateur tu sais que le premier comme 15 minutes tu te dis ah oh, c'est clair c'est ça que ça va être mm -hmm. le film puis après ça tu te rends compte tu te dis Wow, OK attends le film est fini puis ça fait 20 minutes là. Ouais ouais C'est ouais, comme ouais. le punch vient d'arriver puis ça fait 20 minutes là. Quand, euh... fait que c'est ça fait que bref moi j'ai trouvé ben j'ai trouvé aussi euh, que le film ben moi en tout cas il était efficace pour moi parce que j'ai ça moi des maudites poupées on dit toujours que tout le monde genre tout le monde a son son son, son, son, euh, son talon d'Achille yes. moi je suis plus gênée pour le dire mais c'est vraiment ridicule qu'il y ait rien qui me fait peur sauf des fucking poupées puis il y a plein de poupées là-dedans en tout cas il y a toute une, une affaire de poupées puis c'est pas juste pour ça mais le film est comme il y a des bons moments creepy Mais c'est plus du... Tu sais, c'est un peu plus, je te dirais, du du gore que... ben pas tant que ça du gore. Non. Ouais? C'est dur à décrire, Gosselin. Mais c'est plus de la tension, je dirais. C'est très... Toi, je veux te le dire, c'est très Nouvelle Vague française. il y a beaucoup... C'est très brutal, puis c'est très de la tension. Mais c'est pas nécessairement... Mais avec est beaucoup creepy au, au travers de ça. Là. Écoute, moi, je, je vais t'avouer, euh, c'est ça, je l'ai pas encore vu, il est sur ma liste, mais moi, de, je suis de ceux qui n'aiment pas la deuxième partie de Martyr. Moi, première, ma première partie de Martyr me foutait la chienne. Il mm -hmm. est comme cette histoire avec le genre d'apparition de, de, ou quoi que ce soit, et à chaque fois oh, qu'on oui. la voyait, je j'étais comme, je peux pas croire que je vais écouter ce film-là pendant une heure et demie. Je, ça fait 15 minutes, okay. puis je, je, je suis plus capable de le tolérer. Et euh, là, c'est ça, Ghostland... Je sais pas si ça va plus se diriger vers cette première partie-là plutôt que la deuxième partie de Martyr. Je sais pas je sais pas si tu vois un peu le, le parallèle oui. que j'essaie de faire. Je veux pas trop t'enlever tout ce que je peux dire pour moi la, la deuxième partie d'abord de, de Ghostland mais sans puis ça ça je, je te spoil rien ça c'est va pas là non plus dans dans tes attentes. Ça me fait penser plus à à l'intérieur. Ok, okay. Euh, genre pour sur certains points. Je okay. te dirais ça va plus dans le territoire de à l'intérieur que que Martyre. Ok. Que... Tu m'intrigues. Ouais. Ok. Euh, puis j'espère que ça en intrigue plusieurs parce que on en a jasé rapidement dans le podcast, mais euh, oui. euh, je pense qu'on on en a jasé avant de l'avoir vu. C'était comme dans oui. nos dans nos films à voir. Fait que euh, oui. j'ai hâte de voir si quelqu'un va l'écouter pendant les 31 jours parce que euh, Pascal Logier oui. n'est pas dans nos Il était non, non. dans notre liste, mais il n'a pas été retenu à un moment donné. Écoute, notre liste, il fallait non. trouver 31 réalisateurs et réalisatrices. Puis, je pense que notre liste en avait 120. Un moment donné, on a arrêté. On s'est dit, là, on va arrêter de de fouiller les fonds de tiroir. Là. On n'a pas ouais. besoin d'avoir plus de monde sur la liste que ça. Fait que, mais ouais. Euh, OK, je la mets sur la liste aussi. Parfait. Bon, va falloir faire l'année de l'horreur. Pas, fera... pas le choix. Pas le choix. Mais écoute, euh, moi, je, je, je te dirais que comme c'est là, ça pourrait être la vie de l'horreur. Euh... <rire> oui, oui, c'est drôle, hein? J'ai essayé une année, je m'en de le faire, le 31 jours. Puis hum. finalement, j'avais bien commencé, je m'étais rendu je pense, à 5 jours okay. <rire> après ça. Mais c'est pas que... C'est juste à un moment donné, je trouve, je, ben, dans ce, ce temps-là, j'étais très occupée aussi. Puis à un moment donné, c'est que ça devient difficile de dire faire du temps dans ta journée oui. pour regarder un film par jour c'est comme un c'est là que j'avais commencé à rocher là mais... non c'est ça écoute j'ai l'impression que c'est extrêmement plus c'est quasiment plus difficile que quelqu'un qui se dit je vais essayer de m'entraîner trois fois par semaine ouais c'est ça <rire> non je sais que non c'est à la fin du mois on est on est épuisé euh, ah, je... <rire> puis pourtant on finit le mois je pense avec plus de suggestions que quand mm -hmm. on l'a commencé oui il y a une autre suggestion, juste à vif là, de même, qui vient de me traverser la tête J'essaie de penser, parce que je sais pas, c'est tu sais, sûrement comme moi, puis sûrement beaucoup de gens qui écoutent, là, euh, sont comme ça tu sais, on a tout quand tu regardes un, des films, beaucoup de films d'horreur à un moment donné, y a plus rien qui te fait peur puis à un moment donné, tu vois un film qui te fout vraiment la chienne puis yes. que, comme tu dis, oh my god, ça existe puis genre, c'est comme tout ce sais que ça vient, cette affaire-là puis moi, je me suis souvenu parce que j'essayais de penser, je me dis, ah, parce que Ghostland je l'ai trouvé efficace, mais tu sais, ça me pas... Il y a des bouts qui étaient creepy, mais ça me pas foutu la chienne. Mais là, j'essaie de me dire, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Puis je me suis dit, il fallait peut-être que je le mentionne, parce qu'il y en a peut-être qui, qui trouve oui. la même chose. Euh, mais c'est euh, le film Shutter, mais la version Thaï, l'original, le film thaïlandais. Et... Ils ont fait un remake plate, là, oui. dans le temps, de tous les remakes. Euh, puis, faut pas que tu vois le remake en premier, parce que, en fait, je... en tout cas, moi, c'est vraiment la fin, l'image, le spoil. Oui. Du film que ça avait fait. Ah Quand euh, il... Écoute, ouais. euh, il est, euh, si je ne me trompe pas, le réalisateur, et pendant que je te parle, je cherche et je crois que le réalisateur est sur notre. Euh, non, c'est pas Shutter, pardon. C'est euh, C'est un autre film de.. Euh, asiatique. Mais euh, Oui, écoute, ça fait plusieurs fois que je sais que je dois écouter la la la, la version originale de, de Shutter. Mais, pis, mais malheureusement, j'ai vu.. Euh, J'ai ah, vu le remake avant, fait que je sais. Euh, je... C'était le, le seul bon moment <rire> du film, du remake. Ouais. Mais là, c'est sûrement que t'intéresseras peut-être pas l'original autant. <rire> Écoute, j'ai je... pas... redécouvert. Euh, ça, ça a pris, euh, ça a pris du temps avant que je découvre vraiment le, le, le, le, le, le cinéma asiatique euh, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais écouté Ringo, j'avais pas été tripé mm -hmm. après avoir vu Ring. Puis je ouais. m'étais comme dit, oh, puis de la tu c'est pas fait pour moi. Et mon Dieu, après ça, ben, là, tu fais juste ouvrir un peu tes horizons, tu te rends compte qu'il y, y a des putains de génies dans, ce, ouais. dans cette gang-là. Là. Les Coréens, entre autres, moi ils me font, ils me font triper. Là. Tales of Two Sisters. Ah, oui. euh, euh, écoute, euh, c'était du génie. Fait que euh, oui, euh, Shatter, je le, il est oui. sur ma liste depuis longtemps. Euh, écoute, un jour, dans la vie de l'horreur, je ah. j'aurai le temps de l'écouter. Ben oui. Écoute, au pire, ce sera quand mon fils aura 18 ans que je finirai par l'écouter avec lui. Et il y en a juste trois. Ah, ben ah, voilà. <rire> ben non, mais sinon, éventuellement, ça, ça va être le fun. Il va arriver à l'âge qu'il va vouloir regarder des films d'horreur et tout. Écoute, ouais. il a déjà découvert que papa écoutait des films qui, fait peur, qui font peur. Fait qu'à toutes les fois que j'ai dit que je vais écouter un film, c'est tout le temps. Est-ce que tu vas écouter un film qui fait peur? Puis là, euh, Oui. Pourquoi? Hein? <rire> Il oh. est encore dans l'âge qui comprend pas, tu sais. Okay. Puis quand j'ai dit on va écouter ça, un film, excuse-moi. Après ça, ça va être genre je veux l'écouter. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est parce que quand il était tout petit, un an, deux, un an et demi, il fouillait dans mes, dans mes DVD, tu sais, puis il trouvait juste ça drôle d'empiler des DVD, puis je le laissais faire. Mais là, aujourd'hui, je fais comme eh, « Non, non, non, tu touches plus à ça. Il y a des images là-dedans qui vont te marquer, là, maintenant. Oui. <rire> t es, t es, tu commences à être capable de comprendre ce que tu vois, puis je veux pas euh, vivre des nuits blanches. » Oh, j'avoue j'avoue j'avoue ben écoute Maude, euh, déjà je t'avais demandé une suggestion tu nous en donnes six et euh, je, je sais déjà qu'il y en a des excellentes là-dedans euh, alors j'espère que les gens ont pris des notes de toute façon ça va être écrit dans, dans les notes de l'épisode mais merci infiniment d'avoir jasé euh, ouais toi c'est super le fun tu... j'espère je, je, que ça sera pas trop difficile pour toi de couper ça il y aura zéro coupure Je te, oh, je te le dis, moi, il y a zéro coupure là-dedans. Je vais mettre la petite coupure quand j'ai dit pour le, pour, oui. euh, pour pour dire qu'il y aura une transition. Euh, je ferai un petit speech au pire euh, à, à, à, à, à, après ça tout seul. Mais honnêtement, ce sera un épisode de fan de film parce que, euh, écoute... Non, moi j'aime ça quand c'est une discussion qui fait juste couler. Là, euh, oui. Je pense que le format podcast, c'est ce qui est intéressant, c'est que les gens... Il, il écoute ça, il ça, ça se laisse aller. C'est pas c'est pas du garochage d'informations qui finit plus parce que justement on a coupé tellement serré que si t'as manqué ouais. 30 secondes, c'est déjà plus que gens, les gens sont rendus là, dans leur discussion. Non, c'est ça. Ben moi c'est le fun parce que justement quand t'en écoutes des podcasts, quand c'est un sujet qui t'intéresse, c'est cool quand as de la matière, tu sais. Ouais. Ça. Des fois il y en a qui c'est comme Ah, t'as? c'est comme <rire> Non, non, c'est ça. Ben, comme je te disais tantôt, quand on a eu un 15 minutes de fête, j'étais comme, je peux pas croire qu'on qu va juste leur donner ça. C'est impossible. Puis tu vois, on a fait une heure et quinze. Fait qu'on leur a donné une heure de plus. Alors, j'espère que okay. ceux qui nous ont écoutés vont nous en remercier. Puis, okay. euh, ben, allez sur la page. C'est ça, ben, avant, avant qu'on se quitte, mode, je veux absolument que tu nous donnes tous les endroits où on peut te suivre, euh, voir tes projets et, euh, c'est ça, euh, visionner tes films. Ok, euh, oui, alors, euh, j'ai un site web, c'est euh, quirkfilms.ca, donc Q-U-I-R-K-F-I-L-M-S, en un mot, .ca. Euh, je m'excuse avant, mon site web fait très euh, 2009 donc comme besoin d'être revampé un petit, <rire> petit peu mais l'important c'est que tous les films ben toutes ben, pas toutes mais beaucoup de mes courts métrages sont euh, en streaming que, sont soit sur Vimeo ou sur YouTube mm -hmm. mais je les ai tous rassemblés sur cette page là donc c'est possible de les visionner Euh, aussi, vous allez voir le lien pour aller euh, sur la page de 10, qui doit aussi être vampée avec le lien vers le, le, le nouveau, avec les infos du nouveau titre. Mais bon, bref, 10, euh, mon long métrage est disponible maintenant sous le titre euh, At the Door. Et je sais, attends un petit peu, je vais regarder, euh, au Canada, c'est sur différentes plateformes. Je sais qu'il est sur iTunes. Mais, euh, je vais juste... Euh, Excuse-moi, je crois oh, ah, C'est correct. Euh, en même temps, euh, vraiment cordonnière mal chaussée. Je, je, je ne connais pas par cœur toutes les plateformes. Euh, ouais. Mais je sais que c'est sur les, les, les, les plateformes euh, de vidéos sur demande euh, ouais. majeures. J'avais euh, vu, il me semble j'avais vu Belle, j'avais vu Shaw, oui, bien, Shaw, Shaw, Shaw Rogers. Oui, exactement. Euh, je pense que c'est ça, ce Belle Shaw Rogers. En fait, si ah, je l'ai, Shaw Rogers, iTunes. Ouais. Bon, ça. écoute, euh, si avec ça, les gens ne trouvent pas, c'est parce qu'ils se sont pas forcés. Non. <rire> et ben, sinon, euh, c'est sûr, j'ai mon channel YouTube qui, si vous cherchez Quirk Films et mon nom, vous allez euh, trouver euh, tomber sur moi. Euh, puis, c'est sûr, j'ai beaucoup de... Il y a Bloody Breast, euh, ma doc euh, web-série sur les femmes réalisatrices d'horreur qui est là-dessus et je suis en processus de revampage de tout le channel parce que euh, je vais me mettre très bientôt à faire du, des vlogs et du contenu exclusif YouTube, ah, cool. donc euh, ça c'est mon projet pour l'automne, euh, donc euh, c'est ça, si jamais euh, vous, ça vous tente, abonnez-vous à ma chaîne et à un moment donné, bientôt, dans un futur proche, il va se mettre à avoir du contenu plus régulier <rire> qui va arriver. Mais là, pour le moment, c'est un peu, euh, c'est ça, vous allez voir de mes cours, euh, puis je mets, euh, c'est ça, des, des trucs que j'ai fait, des petits segments web, là, euh, comme notamment, je participe euh, aux euh, Laisseurs Saskas à chaque année, ils font un blood drive PSC, fait que euh, je fais toujours un petit segment pour euh, ces, ces projets-là. Fait que tu sais, des fois, des petits trucs web euh, ou des bumpers de festival que je fais, euh, euh, je mets tout ça là, puis j'essaie de tout rassembler, là, ce que je fais, puis des trailers, puis tout ça, euh, à, à, au même endroit. Puis, ben, sinon, je suis sur Facebook et Twitter, euh, principalement en anglais, donc, mais des fois, je fais des trucs en français, fait que, euh, voilà, vous pouvez me chercher avec mon nom, puis euh, c'est ça, sur Twitter, je suis, c'est Miss Michaud, donc, euh, en un mot, fait que voilà. Cool. Puis euh, allez-y parce que vous en avez vous en avez juste en court métrage. Là, vous vous faites une, une soirée des 31 jours d'heure, c'est sûr, certain. Ceux qui me disent, euh, oh, ben là, moi, euh, pas de carte de crédit, je commencerai pas à payer en ligne, bla, bla, bla. Parce qu'il y en a qui essaient de faire les 31 jours, puis je, je vous enlève ouais. rien, essayez d'y aller juste avec tout ce qui est légal, gratuit. Oui. Ouais, ouais. Puis, euh, ben écoute, quoi de mieux qu'une soirée de court métrage? Même souvent, c'est clairement ça. plus efficace qu'un long métrage. Ouais. Puis surtout ceux qui qui toutes mes cours ben j'ai beaucoup de genres aussi que j'explore je, là dedans fait enfin, oui y a des trucs c'est plus drame avec de l'horreur mais il y en a d'autres que c'est plus genre horreur plus typique t'sais, fait que ça va vraiment euh, y a différents y a différents ranges là. donc euh, je suis pas euh, je suis pas dans un même registre tout le temps là je dirais y a une certaine évolution fait que si vous aimez pas un ben regardez l'autre d'après puis vous avez peut-être aimé le deuxième plus ou en tout puis... C'est ouais. dommage, on t'a pas on n'a pas pu voir euh, ton segment que tu avais mis pour euh, ABCs of Death. Finalement, tu n'as pas été retenu mais euh, T is for Toothpick, euh, oui. que j'ai euh, j'ai trouvé vraiment très très drôle. C'était j'ai ça. ça de plaisir, j'ai eu du fun bon à faire ça. C'était digne d'un ABCs of Death là. Mais euh, ah, J'essaie de me rappeler c'est quoi qui avait été retenu. T euh, is for Toilet, c'est un chose de Claymation avec un petit gars oui. qui fait Ah, ça, ouais. oui, puis ben écoute, je l'avais aimé aussi, je l'avais oui. aimé beaucoup, tu sais, puis euh, ben, il y avait RKSS qui avait fait T, oui. Sport Turbo, finalement, oui. qui avait donné le film qu'on connaît. Oui, euh, Écoute, excellent. cette lettre-là inspirait les gens, finalement. Oui. C'est ça c'est... Oui. Est-ce qu'il vous imposait le T, je pense, hein? Oui, il imposait le T, puis la deuxième compétition, c'était le M qui imposait. Est-ce puis... que tu l'avais faite? Non, non j'ai okay. plus le temps. La lettre ne t'inspirait pas. Ben, elle m'inspirait. <rire> la seule chose qui m'inspirait, c'était « M is for masturbation ». Puis Je wow. me suis dit, euh, c'est peut-être pas la bonne chose. Que... Je me suis dit, je vais la garder dans ma tête, cette idée-là. <rire> ben écoute, je me souviens d'un segment dans ABCs of Death qui était... Euh... Je sais pas si tu te souviens, euh, les gars qui font des concours de masturbation? Ah oh, oui, oui, genre. Et dans oui. le malsain avec le thème de la masturbation, euh, il était... Euh... C'était quelque chose. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu deux courts-métrages de masturbation dans le même ABC of Death. j'aurais. Enfin, j'aurais capoté. Euh, mais je serais curieux de savoir quest ce que tu avais comme idée en ailleurs de ça. Ouais, ben un jour. <rire> un jour. Un jour, on. Dans, dans ta, ta pile de VHS que tu ne montres pas à personne. bah non, je l'ai pas faite, mais oui, la, la pile de VHS mentale de films que j'ai ouais, fait. Ouais. Que des fois, il y a certains films, je dis Ouais, c'est peut-être une bonne chose que je l'ai pas faite Je pense pas. Euh... Ouais, je pense pas qu'il y aurait trouvé un public. Ah. Oh, God, oh, là, tu, tu m'intrigues encore plus. <rire> hey, sur ce mot, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Euh, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci d'avoir... Euh, J'allais dire, toffé fait l'une heure et quart, mais écoute. Je pense pas que c'était un, un exploit de t'as fait ça, c'était vraiment trop agréable. Euh, donc, euh, on, se, on se retrouve pour les autres épisodes des 31 jours d'heure, pour les autres épisodes de fans de films, et euh, je vous laisse sur mon mot de toujours, gardez ça le fun. Bye! Bye! Six.